Cette 777e émission o r é Classique en ce vendredi 2 décembre 2011. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les six prochaines heures. Aujourd'hui, je vous présente la première partie de la rétrospective o r é Classique 2011, c'est-à-dire qu'on va faire le tour des mois de janvier à avril de cette année. On va faire le tour des albums. Qui sont sortis à ce moment-là, des spectacles qui ont marqué des amateurs de rock et de tout ce qui s'est passé d'important au début de l'année. Au programme, je vais vous présenter, entre autres, les artistes, les groupes Ghost, Greg Allman, Wanda Jackson, Whitesnake, Blackfield, Graveyard, Accept, Corpic Lanny, t a u r i s a s Raven, Red Fang, Falconback, Sodom, Children of Bodom.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 Avec la vieille Spoonman, période à l'origine sur l'album Super Unknown de 1994. Et、euh, c'était l'anniversaire de leur batteur cette semaine.、Et、effectivement, l'anniversaire de Matt Cameron, qui est né en 1962.、Ouais. Euh, ce qui lui fait、euh, rapidement, si on calcule, 49 ans. Oui. Donc,、euh, il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 Ouais, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du rock du 28 novembre au 4 décembre? Eh bien, nous avons encore une semaine des plus intéressantes. Avons... Oui, comme d'habitude.、Oh, C'est un pléonasme, le t h oui. Et donc, en plus de l'anniversaire de Matt Cameron, le 28 novembre, nous avons également en 1964 Willie Nelson qui fait sa première apparition sur scène au Grand Ole, au Portree plutôt,、euh, est est... o l l o p o r t r e e plutôt. C'est o u p r e e Euh, opry, oui. parce que je pense que c'est un genre de nouvelle façon de prononcer Oprah. Parce que je pense que c'était un opéra à,、ouais, à, à ouais, l'origine,、ouais. et puis、euh, ben, on a transformé ça en, en une salle de spectacle là, mythique pour le, le country. Oui, effectivement, p a r c e q u e c'est la mecque du country à Nashville. Oui, t o u t à f a i t c'est un peu comme l'Apollo pour、euh, le m o t t e n d r e Effectivement. Là, on, on parle du Grand Ole Opry pour、euh, le. le, le Ça fait partie de ces grandes salles mythiques qu'on retrouve un peu partout. Nous avons également en 1968 John Lennon qui plaide coupable à des accusations de possession de marijuana suite à un raid qui a eu lieu chez lui en octobre. Il a été donc amendé plutôt à payer 150 livres sterling pour possession simple de marijuana. Ce n'était、ouais. pas, euh, pas très gros p o u Non, mais ça lui a causé de des, des problèmes et des frais d'avocat pendant de nombreuses années par la suite parce qu'on essayait de le mettre à la porte des États-Unis à cause de ça. C'est ça. Et, et, et, et ça, ça.、Euh, un, on dit que c'est un. Comment il s'appelait, le Sergeant Pilcher? Euh, qui, euh, qui était toujours、oui. à la tête de ses descentes chez les、oui. rockstars. Il, il se faisait un nom comme ça à leur détriment, mais、euh, je pense qu'il était、euh, pris dans des affaires louches、euh, plusieurs années plus tard. Ouais, hein, ouais. Il a été il destitué de son poste à cause d'affaires、ouais, louches, justement.、Ouais. Un il gars qui il agissait... fabriquait des preuves. Hein, Exactement. Ça, il、ouais. fabriquait des preuves. Il a j a i t é son mandat également.、Ouais. Il décidait un matin d'aller cogner justement chez John Lennon. Il avait également fait la、ouais. descente chez,、euh, chez Keith, Keith Richard, Richards à l'époque.、Ouais. Euh, euh, George Harrison aussi. aussi.、Ouais. George Harrison qui racontait、euh, qu'il y avait une grosse brique de h a c h Je suis Caché dans une de ses bottes de cow-boy, <rire> et c'est finalement ça, justement, qui, qui, qui l'a.、Euh, je crois qu'il avait été arrêté, non pas pour cette possession de non, cette grosse non, briche, pour... mais de petits.、Euh... Moi, qui, qui, lui, je pense qu'il ne se rappelait même pas qu'il y avait ça,、ouais. ou peut-être même qu'il ne savait pas qu'il y avait ça. Non, exactement,、euh... il n'était pas trop trop au courant de, de ses possessions. <rire>、ouais. euh, mais... Donc, le Sergeant Pilcher. Qui, qui était.、Euh, monsieur... Un sale type. Oui, sale... un sale type, vraiment. Donc,、ouais. qui essayait donc, de, tout simplement de faire suer un peu les vedettes de rock. Oui, bien, c'est ça. Il se faisait, il se faisait euh, euh, du crédit, on pourrait dire.、Euh, ouais. à, Une euh, du capital,、ouais. euh, non pas politique, mais du capital、non. judiciaire, si ouais, on veut.、Ouais. Ouais, mm -hmm. euh, C'était un peu. ça, C'était pas très, très correct. C'était un policier corrompu également. Ouais, donc, ouais.、Euh, ouais. Un salaud. Oui, un salaud, effectivement.、Mm -hmm. Nous avons également le 28 octobre, 28 novembre, plutôt, 1970,、ouais. George Harrison qui lance son simple My Sweet Lord,、ouais. donc, qui allait, e、euh, Devenir omniprésente sur les ondes des stations de radio partout, euh, en a f g h a n t Exact. Un très, très grand succès, euh, qui, qui, euh, a été poursuivi par la suite pour My Sweet、ouais. Lord. C'était、euh, la pièce i a s t of i n e e u Des、euh, chiffons. Des chiffons, voilà.、Oui. Euh, qui é t a i t Donc,、euh, il avait copié la pièce oui, quand oui, même. Ah, tout à fait. C est, c est... Oui, oui, oui. Même si c'est inconscient, c'est la même ligne mélodique, sauf、mm -hmm. que euh, la, euh, je dirais que la chanson de George Harrison est. Bien meilleure. Oh, oh, oh, oh oui, ça, ça, ça, je ne comprends même pas. Ça, c'est clair.、Mm. En 1970, également, Elton John lance le simple Your Song. Donc,、ah, très ça, très belle tu... chanson.、Oh, oui, C'est vraiment... une des rares,、euh, très très bonnes ballades que, que j'aime bien.、Ah, C'est、mm -hmm. une des très très belles pièces d'Elton、mm -hmm. John. Et parlant justement d'Elton John, quatre ans plus tard, le 28 novembre 1974, il invite John Lennon à le joindre sur, la, sur scène plutôt afin de chanter I Saw Her Standing There en duo au Madison Square Garden de、oui. New York. Ce fut la dernière apparition sur scène de Lennon, et il s'agit également de la même, du même soir que ses retrouvailles avec Yoko Ono、ah, à la suite de son Long Lost w e e k e n d Beaucoup diront que ça, c'est positif. <rire> <rire> oui, effectivement. C'était、euh, un retour、euh, dans le fond de la traversée du désert de John Lennon qui avait passé、euh, un bon, je crois, c'est trois ans, quand même, deux ans au moins, deux ans et demi. C'est pas、euh, un an et demi,、euh, peut-être de, un an et demi, s u r l a b r o s s e Sur la brosse, effectivement, ouais, sans ouais. arrêt. Euh, écoute, il s'est pas rien passé dans, dans, dans l'histoire du rock à partir de 1974, v e m b r e Ça fait 35 hein, qu y a 36, <rire> 37 ans qu'il s'est rien passé. C'est une journée assez amorphe. <rire>、oui. Donc, on arrive au 29 novembre. Et effectivement, ils on t débute en 1933 avec la naissance de John Mayall qui célébrait donc, ses 78 ans、oui. cette semaine. Il va être en spectacle、euh, à Québec、euh, prochainement. Très bientôt, oui. oui. Et、euh, il continue donc à donner des concerts、euh, à 78 ans. Je ne sais pas de quoi a ça a l'air, John Mayer, dans le concert, par contre. Là,、euh... Je l'ignore, mais c'est quand même très intéressant de, de, de voir、ah, un dieu lecteur comme ça sur scène, malgré. C'est phénoménal. C'est vraiment très, très intéressant. On passe également à la journée du、euh, Ben, toujours, hein, la journée du la 29 novembre. voilà.、Euh, C'était en 1960 cette fois-ci. Paul McCartney et Pete Best sont déportés d'Allemagne après avoir mis feu à un condom dans leur chambre, qui était, <rire>、oh, comme on le ça, disait ça. la semaine dernière, à l'arrière d'un hôtel porno.、Oui. Euh, C'était、euh, suite... le cinéma、euh, porno. C'était i n suite euh, justement à la déportation de George Harrison qui avait eu lieu la semaine suivante. Parce qu'il e l u était mineur.、Euh, Parce mineur. i u q était mineur. Et finalement, donc, tout le groupe s'est、euh, en r e t o u r n e Si on veut en Grande-Bretagne.、Euh, et, et je pense que、euh, Stuart, Stuart Sutcliffe, lui, il est resté. Il est resté là pour,、um, euh, pour aller à l'université.、Ouais. Exactement, parce qu'il avait reçu une bourse en fait pour、euh, oui. les beaux-arts, en fait、oui. pour aller à l'école des beaux-arts.、Mm -hmm. Et ça, ça lui a bien servi、oui. parce que c'était un vrai peintre, un vrai artiste. Oui, tout à fait. Et il préférait、euh, les arts visuels à la musique.、Euh, oh, et、oui. il n'était pas très doué. Non, exactement. Donc ça faisait son、mm -hmm. affaire.、Mm -hmm. Égal、en, en, en passant,、oui. John m a y e、euh, r il est en spectacle au Palais Montcalm de Québec.、Euh, C'est、euh, samedi demain. Ah, donc、oui. euh, si, si, si, si le cœur vous en dit,、eh、bien, ça, ça, va, ça risque d'être un concert quand même très très intéressant. Oui, C'est une légende. Oui, exactement,、hein? exactement. Parlant avons... de légende s vivante s aussi, il y a BB King qui va être en spectacle, ça aussi, à Montréal. Ah oui, ça、euh, j a i m bien. Oui, oui,、euh, il vient en spectacle、euh, et on met les billes t en vente lundi.、Ah oui. Donc ça aussi, c'est assez incroyable parce que BB King, quoi, il est dans les 80 ans. Oui, oui, 80.、Euh, il ne fait quelque... plus de tournées, mais、euh, il donne encore des spectacles. Exactement, ouais, il donne、euh, certains concerts et encore quelques années, il en donnait pratiquement 300、oh, par année. Il oh, était oh, toujours en、oh, tournée, mais、ouais. bon, dû à l'âge, bien、ah, sûr.、Oh, il、oui. s'est dit, je vais prendre un peu, un peu de temps pour moi. Absolument. C'est une Très bonne idée Nous continuons toujours avec les Beatles, cette journée du 29 novembre, en 1963, où ils lancent、euh, I Want to Hold Your Hand en Grande-Bretagne, et c'était le cinquième simple du groupe,、euh, qui s'est retrouvé immédiatement numéro、oui. un, bien sûr, p a r c e q u e c'était en pleine Beatlemania. Oui. Et、euh, c'est devenu aussi le premier numéro un、euh, pour les Beatles en Amérique du Nord. Effectivement, oui. Ça a pris、euh, le, le cinquième simple, en fait,、oui. euh, avant que les Beatles, parce que je crois, en fait, en Amérique du Nord, c'était leur deuxième ou troisième, parce que、euh, l'ordre n'était pas respecté, je non, crois, dans les sorties. Non, je sais pas mais... vraiment pour ce qu'il y en Amérique du Nord, non? Ça a quand même,、euh, a quand même lancé la Beatles、oui. yeah, donc, euh, oui. aux États-Unis. En 1968, cette fois-ci, John Lennon lance Unfinished Music No. 1 to Virgin.、Euh, il s'agit donc d'un album、euh, qui a été emballé dans du papier brun, p u i s q u o n retrouvait John Lennon et Yoko Ono nus sur la couverture.、Oui. Ouais, c'est la seule chose remarquable de ce disque,、oui. c'est la pochette, <rire>、euh, parce que le contenu est vraiment minable, pitoyable. Ouais, c'est, c'est, c'est, assez particulier. Mais,、euh, curieusement, c'est le meilleur des albums e x p é r i m e n t a l e qu'il a fait, e、euh, mmh. qui e s t le plus, n u s e s l e u s m u s i c a l parce que... Euh, c'était pire, le Life with the Lion s et le Wedding Album. Non,、euh, c'était pas,、euh, ouais. pas des grandes pièces d'anthologie.、Euh, on aurait dit q u i l e s s a y a i t de se, se suicider、euh, artistiquement, de、ouais. s'aborder. Oui, mais ça pourrait.、Euh, sortir des cochonneries comme ça. Là, il n'y a pas grand monde qui survivrait à ça. Non, non, pas vraiment. Mais on sait aussi que John Lennon était un peu jaloux、euh, de Paul McCartney, qui était très près de la scène underground à l'époque,、ouais. euh, qui a été plus longtemps, si on veut, célibataire que John Lennon et donc qui avait plus de temps pour sortir et rencontrer ses musiciens, justement. Qui, qui formait un milieu très, très、euh, contre-culturiste. La contre-culture, <rire> bref, en, en Grande-Bretagne. Et、euh, Lennon n'avait pas eu cette chance-là, mais avec Yoko Ono, donc il se donnait、mm -hmm. le droit de justement s'attaquer. Ça a marché parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, John Lennon est devenu le Beatle révolutionnaire、mm -hmm. alors que ce n'était pas ça. Non, non, c e s t beaucoup plus Paul、ouais. McCartney qui avait l'inspiration de ce、ouais. côté-là. <rire>、euh, on ça, lui, l'a v i s C'était lui, Paul McCartney, qui était branché. Oui. Ben、John est arrivé en retard, mais、oui. euh, d'une façon très flamboyante, ce qui fait que dans l'esprit du public, c'était lui qui était audacieux、oui. et en avance sur son t e m p s m a i s non, il était en retard, s ça va pas. John l a l o n était un expert du marketing.、Oui. A, de faire un album, justement, comme Too Virgin, avec la, la, la, la pochette, en fait,、mm -hmm. euh, qu'on qu avait, on savait tout de suite que ça allait attirer les gens malgré la musique qu'on pouvait retrouver、oui. sur le disque.、Oui. <rire> En 1968, cette fois-ci, toujours, eh bien, les Beatles, pour leur part,、euh, eux, ont vendu、euh, plus de deux millions de copies de l'album blanc, l'album homonyme de la formation, en une semaine en Angleterre. C'est un nouveau record,、ouais. bien sûr, pour cet album d'eau. Oui, on, on l'a vu, c'est un retentissement, même ici au Québec. Là,、oh, on parlait、ouais. la semaine dernière là, de la foule, une, une énorme file de gens qui a attendu、euh, pendant une partie de la nuit pour acheter l'album blanc à sa sortie en 1、ah, 9 68. c'était tout un album, c'était tout un événement à、mm -hmm. l'époque. Et toujours, e、euh, n 1969, on parle encore de John Lennon. Ils ont été très actifs,、euh, <rire> dans cette semaine de fin novembre. Eh bien, en 1969, John Lennon est reconnu coupable de possession de cannabis et condamné à 360 d'amende. Yoko Ono, elle, qui avait également été arrêtée avec Lennon le 18 octobre 1969, n'a pas été accusée. À la demande de l e n n o n puisqu'il ne voulait、ouais. pas causer de problème à Yoko, Ono,、oui, qui était, elle,、euh, américaine. Un... Oui, américaine, exactement. p、ouais. euh, no, a r qu'elle souhaite d é p o r t é e effectivement. Et donc, Yoko, Ono, elle n'a pas eu vraiment de problème par rapport à tout ce qui était autour des dossiers de John Lennon en 1972. Elle、euh, doit-il quitter les États-Unis ou non Mais、euh, c'est-à-dire que, donc, John Lennon, lui, a écopé de tout et a dû se débrouiller <rire> de son côté、euh, pour tout ça. En 1977, cette fois-ci,、eh、Kiss lance Alive 2,、ah, le second、oui. euh, opus de cette,、oui. cette série d'albums、oui. en concert. Le, tu sais, moi, j'ai connu Kiss avec cet album-là, Alive 2.、Mm -hmm. Et、euh, j'étais、euh, vraiment, quand j'ai entendu Detroit r o c k c'était,、oh, je oui, suis tombé sur le dos. Et puis,、euh, c'est probablement l'album de Kiss que j'ai écouté le plus souvent dans ma vie. C'est celui sur cas, lequel、là. on retrouve le, leur plus gros tube, leur plus gros hit. Là, ben,、si、veut, non,、concert. parce que tu as Alive aussi, là, qui, ouais, qui, ouais, qui ouais. était、euh, vraiment, tu sais, Souvent, c'est l'album dont on parle pour ce qui est de Kiss, mais a Live, t est aussi bon.、Mm -hmm. Oui,、ouais, effectivement. Ouais. Mais à Kiss, non, on, retrouve les,、bon. raison, on retrouve les gros canons de,、euh, je dirais, post-Alive. Oui, oui, effectivement. Des albums、ouais. qu'ils ont f a i t après Alive, c'est-à-dire Destroyer, Rock'n'Roll Over et Love Gun. Donc, les, les grands albums、bon. classiques. Oui, oui, oui. Nous avons également en 1979, eh bien, les membres originales de Kiss qui donnent leur dernier concert ensemble.、Euh, ils allaient se réunir pour une tournée en 1996, mais en fait,、euh, lorsqu'on dit les membres originales, c'est que Peter c r i s s allait quitter la formation.、Ouais. Euh, par contre, Ace r e l e y allait rester quelques années. e Ouais, il est resté、encore. deux, trois ans, ouais. ouais, ouais, mais c'était、euh, sporadique. Ouais, le cœur, il n'était plus vraiment, non, je pense, du、non. côté d'Ace. Non. En 1980, cette fois-ci, à la suite de la sortie de l'album Double Fantasy de John Lennon et Yoko Ono,、euh, l'album se retrouve au numéro 1 des ventes、euh, mm -hmm. et de Simple également, avec、euh, Just, uh, Just Like Starting Over qui se retrouve pour sa part au numéro 1 du palmarès.、Ouais. Donc, ça a été un gros retour pour John Lennon. Oui,、oh, il y a eu un gros, gros battage publicitaire,、mm -hmm. puis les gens étaient très enthousiastes. Je me rappelle qu'on parlait de tournée aussi, puis、oh, euh, oui. ça allait être quelque chose de gros. Pis, Lennon、euh, avait hâte de retourner dans le milieu、ouais. de la musique parce、mm -hmm. qu'il avait pris une p a u s e 5 ans pour、ouais. élever son fils、euh, Sean. Et,、euh, bon, disons pour prendre du recul aussi. Oui,、bien. prendre du recul, effectivement. Et l'album d e b o l e Fantasy, qui est un album quand même assez pop, qui a mal vieilli, ouais, mais qui à l'époque. C'est un album que j'aime pas du tout. Non, c'est pas.、Euh, en fait, il y a eu la version strip qui est sortie、oui, euh, l'an dernier.、Ouais. C'est、ouais. bien mais,、euh, franchement, ouais. meilleur, franchement meilleur. Et euh, donc, moi, à part、euh, Just Like Starting Over、mm -hmm. peut-être Beautiful Boy aussi, que je trouve vraiment touchant parce que c'est、mm -hmm. une chanson à Chant de la Lune,、euh, honnêtement, je trouve pas ça. Euh, également comme un des très ouais, grands j albums j a i m e I'm、contraire. losing you. Oui,、ouais, <rire> c'est quand même pas pire, ça aussi.、Ouais, c'est une des bonnes pièces. o、ouais. u Nous poursuivons par la suite dans un, dans un tout autre registre, dis-je, puisqu'en 1982, Metallica donne leur premier concert en tant qu'attraction principale. Et、euh, c'est également、euh, le, à ce concert, plutôt, qu'ils jouent Whiplash pour la première ah, fois. Ah, j'adore Whiplash. C'est une très, très, très bonne pièce. <rire> c'est vraiment le côté très trash de,、ouais. de, de Metallica. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai discuté avec un de mes amis、euh, de Metallica, la semaine,、euh, non pas la semaine dernière, mais hier, où il me disait il n'y a, a pas de groupe aussi gros que Metallica qui ont accompli autant de, de choses dans leur carrière. Dans les dernières années, il faut, faut, faut être clair, on parle pas des Beatles, des Rolling Stones ou de Queen,、ouais. euh, mais il dit、euh, tous les albums sont bons, peut-être à part Saint Anger, c'est là que ça a un peu les flammettes. On, on retentit, puisque bon, moi j'arrête au quatrième album. Oui,、euh, oui. Euh, ouais. et donc, mais le, le premier album et la scène、euh, qu'occupait Metallica, si on veut, dans ce temps-là, très、ouais. trash, très rapide, c'était.、Ouais, c'était révolutionnaire aussi, c'était nouveau.、Oui. Et puis,、euh, ils ont fait beaucoup progresser la musique、euh, Metallica avec、euh, leurs deux premiers albums. Effectivement.、Euh, Whiplash, les paroles sont euh, vraiment euh, incroyablement stupides, <rire> mais,、euh, mais c'est le fun. On n'écoute pas tant les paroles、euh, o、euh, qu'on qu écoute du Metallica. Surtout le premier album,、ouais. c'est vraiment la vitesse qui nous rend、ouais, complètement bénin. Ouais, c'est pour ça que je dis que c'était vraiment révolutionnaire、mmh, à l'époque.、Oh, c a e p t i、oui. e、euh, valeur que ça, ça a autant mal viré. C'est très m a e u r e u x Mais、euh, on parle de Metallica comme un grand, grand groupe. Là, et oui, c'est un grand groupe, sauf qu'il n'y avait pas le talent, par exemple, de Led Zeppelin. Où, oui, effectivement.、Euh, ils ont fait seulement quatre vrais bons disques. Oui,、ouais, exact. Exact. Et nous terminons cette journée du 29 novembre et premier bloc d'éphéméride en 2000 alors que les Smashing Bumpkins donnent un concert d'adieu de trois heures à Chicago. Euh, le groupe euh, qui euh, tenait à se séparer. En fait, c'est Billy Corgan, le chanteur de la formation, qui était un peu fatigué, je crois, d'écrire pour les Smashing p o p k i n s mais, mais je pense、bien. que le public aussi c, fatigué ouais,、ouais. ben, c était fatigué d'eux. Oui. Ben, c'était plus le groupe qu'on avait connu、non. dans les années 90.、Euh, euh, c'était un groupe qui était devenu beaucoup plus pop, qui avait un peu perdu son âme, si on veut. Oui, puis、euh, c'était carrément plate, le dernier、oh, album、ouais. qu'ils ont sorti.、Ouais. J'ai oublié le nom de,、ah, ouais, de, si, de, de cet album. Ah、euh, oui, je suis pas un grand fan de Smashing p o m p k i n s、euh, D'ailleurs, on en a parlé en mal. Et puis, on a écouté une pièce, il y a Quelques temps, là,、mm. on, je pense que c'était Cherub Rock. Ouais, ouais, ouais. On n'a pas aimé ça. Je pensais que ça avait mal vieilli. Mais là, je me suis dit aujourd'hui, on va récidiver. On va essayer, on va en réessayer un autre. Voir si ça peut-être,、euh, ça, ça a mieux vieilli. On va écouter la pièce、euh, Today. Tout de suite, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. Avec un de leurs très très très très très, très, très nombreux classiques, Strange c i n a Woman. C'est tiré de l'album Fireball de 1971. On va en reparler dans un moment de Deep u r p l e Et juste avant ça, on a entendu Smashing p u m p k i s avec、euh, Today. Ça, ça, nous vient de l'album s i a m e s Dreams、euh, qui, justement, est ressorti. Il une belle réédition、euh, qui est sortie en magasin euh, cette euh, semaine. À l'origine, c'était un album qui est、euh, sorti en 1996. Effectivement. C'est un peu leur.、Euh, C'est leur album classique. Oui,、ouais, ouais, exactement. C'est、ouais, l'album tout... que tout le monde se réfère si、ouais. on parle de Smash and Pumpkins.、Ouais. Comment tu as trouvé ça? Euh, intéressant. C'est、ouais. sûr que ça a vieilli, par contre.、Euh, mais peut-être aussi parce que j'ai grandi à cette époque-là. En 96,、mm -hmm. j'arrivais à l'école secondaire. Donc,、ouais. ça jouait partout dans les radios étudiantes.、Ah, oh oui, c'était dans l'ère du temps. La、euh, musique plus, c'était un gros, gros, gros、ouais. succès. Et、euh, je pense qu'il y a plus une valeur nostalgique des gens qui ont connu ça, plus qu'une valeur artistique qu'on peut rattacher à ça. Je pense que tu as parfaitement raison là-dessus. Moi, tu vois, c'est un album euh, que、euh, j'avais à l'origine、euh, chez moi euh, et euh, que j'ai vendu. Uh, mm -hmm. Tout simplement parce qu'à un moment donné, je suis arrivé et je me suis dit, ben, je ne réécouterai plus jamais ça, je n'ai pas envie d'écouter ça jamais. Non, et、euh, là, bon, écoute, ça, ça passe mieux today que Cherub Rock,、ouais. <rire> qu'on a fait jouer il y a quelques semaines, mais i、euh, n o n je n'ai plus envie de. Sinon, là, ouais, c'est ça, ça. Ça ne m'emballe pas du tout.、Là. Tu imagines, Pumpkins, là, je ne veux pas être de ceux qui vont aller acheter euh, euh, le coffret, là, mais pas du tout. Ouais, moi, moi, tu sais, c'est la voix de, de, de Billy Corgan, je ne suis pas capable de sa voix. C'est particulier, mais lui, pourtant, je crois、euh, que personnellement, il aime beaucoup ouais, savoir, ça. Oui, mais c'est ça, il est、ouais. très ébus de lui-même. Oui. <rire> 11h34, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie de Simon f i t z b a y et Alain Lefer, e émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et là, on en est rendu aux éphémérides du, du 30 novembre. Et effectivement, nous débutons le 30 novembre 1945 avec la naissance de Roger Glover, qui, lui, était batteur de Deep Purple. Il C'est é é l b r a i t c, est c est, encore le, c de encore le batteur、pas. de la vie. C'est le, le seul membre original、euh, Ah, qui reste、actif. dans la、oui. formation.、Oui, oui. C'est assez, assez particulier. Il、oui. célébrait ses 66 ans cette、oui. semaine. Excellent batteur, batteur、mm -hmm. gaucher. Ah oui, ça, c'est encore plus rare. Oui, c'est rare. Et,、euh, ouais. les batteurs qui ont participé à des concours de batteurs ou à des, des concerts où on utilisait souvent la même batterie、ouais. euh, n'aiment pas beaucoup les batteurs gauchers. Non, parce Il faut、ouais. changer la batterie、ah, ben, complètement changer, de côté.、Euh, Mais c'est quand même assez rare et ça rajoute des fois un、ouais. peu, u、euh, n peu de, de, de d i n v e n t i v i t é Oui, tout à en fait. n o n s également en 1955, cette fois-ci la naissance de Billy Idol, qui célébrait ses 56 ans cette semaine. Ouais, on parlait il y a deux minutes là, de, de choses qui vieillissent t r è s m a l <rire> <rire> Billy Idol, là, il. Mais、euh, écoute, moi j'avais trouvé que、euh, physiquement, en tout cas, il y avait、euh, peut-être que dans les dernières années, il en a repris un peu non, plus. Non, non, mais... physiquement,、euh, c'est pas au niveau physique, c'est vraiment au niveau artistique. Oui, là, oui, oui, non, ça, c est m u s i q u e n t On l'avait vu、euh, dans le film d a d a m Sandler, Le Wedding Singer, c'était au début des années 2000、ouais. et、euh, ça, ça se passait en 1985. Et puis l'Idol se jouait lui-même en、ouais. 1985 et c'était、euh, photo conforme, copie conforme. Il n'avait、ouais, ouais. pas changé、ah, en、hum. 15 ans. C'était assez incroyable, mais il、oui. faut dire qu'il en a peut-être reperdu un peu dans les dernières、oh, années, côté physique. <rire> côté artistique, il a toujours été un peu,、euh, un peu bonbon. C'est bon, mais il n'a jamais été vraiment. C'est ça, ça ce n'est pas un grand artiste de la non, musique. Non, non, non, non. Par contre, c'en est un autre qui, à l'instar de Billy Corgan, a un égo、euh, oui, très、oh, démesuré.、Oui. Euh, se voit comme, euh, lui il se voit comme un très grand artiste.、Oh, oui, comme une des plus grandes rock stars、oui. de la planète, facilement.、Mm -hmm. Nous passons par la suite à l'année 1960, où les Beatles jouent au club Kaiser Keller d a m b o u r g pour la dernière fois.、Oui. Donc, avant de retourner définitivement en、mm -hmm. Angleterre,、euh, où ils allaient devenir de grosses méga stars. Ouais. Ben, ils ont, ils ont joué au Star Club par la suite,、hein? Oui, effectivement. Oui, c'est vrai. e、euh, c'est, en fait, le, le Star Club qui était, je crois, c'est une nec plus ultra, là, en Bourg, dans le, dans le, dans le, dans le、oh, l、oui, où ils se trouvaient. Oui, c'était un, un club beaucoup plus、euh, chic, je dirais. Ouais, ils ont commencé, <rire>、euh, ben, je crois, justement, est-ce qu'il s avait e n commencé au Kaiser Keller? Parce qu'ils ont fait quand même plusieurs clubs、euh, en deux, trois semaines. Oui, l e s t ça. Et ils upgradaient. Oui, c'est ça, exactement. <rire> p u i e q u o n se rendait compte qu'il y avait un potentiel dans ce、ouais. groupe-là. Et là, les propriétaires de bars venaient les, les, les chercher, leur dire on va vous offrir la meilleure chambre, on va vous, vous offrir ouais, plus ouais, de consommation, ouais, des trucs comme ça.、Mm -hmm. Et、euh, c'est comme ça qu'on montait dans l'échelle à l'époque.、Mm -hmm. D'ailleurs,、euh, euh, c'est assez intéressant. J'ai lu、euh, dans le, je c r o i c'est le Paris Match là, cette semaine, qui avait un article où on interviewait Pete Best ainsi que、euh, Tony Sheridan、euh, sur les Beatles de l'époque d'Ambo. Et on demandait entre autres à Tony Sheridan avec qui les Beatles jouaient. En, justement,、mm -hmm. je crois que c'était au Star Club.、Euh, euh, Est-ce que, est que tu regrettes, dans le fond,、euh, de ne pas avoir eu autant de succès des, que les Beatles Il dit Ah, Il dit, moi, je me considère comme ayant été un, un, un e pièce dans le puzzle qui a aidé, justement, à ce、ouais. que les Beatles soient connus. j'ai pas de rancune, j'ai pas de, ran de, de, de, de rancune, j'ai pas rien、euh, qui, qui, qui, qui, qui, me,、euh, j'ai pas de côté amer envers les Beatles,、ouais. alors que pour Pete Best, il y a encore le contraire, il y a encore une amertume、euh, chez lui. Ben, c'est sûr, il est passé、si、à côté.、Euh... Oh, ouais, ouais, franchement, il a été très, très courageux de passer <rire> au travers de la vie avec、ouais. euh, un groupe ouais, comme ouais. les Beatles derrière lui. C'est horrible. Oui, i o Quand on y repense, c'est un cas de dépression、ouais. euh, pendant longtemps. Là, ouais, chronique. c chronique. Oui, oui, vraiment. Nous avons également en 1965, cette fois-ci, Bob Dylan qui lance le simple Please crawl out of your window. Je ne connais pas du tout、Moi、cette pièce-là. Moi non plus, je croyais que vous je m'attendais à、eux. avoir un petit cours d'histoire avec non, toi. Non, non, non, je n'ai jamais entendu cette pièce-là. Qu'est-ce qu que c'est C'est peut-être quelque parce chose. Parce qu'en 1965, ça aurait dû être intéressant. C'est la meilleure période oui, de, de Bob Dylan, mais là, ça ne me dit rien. C'est peut-être quelque chose qu'on retrouve, qu retrouverait sur les coffrets bootleg plus. C'est peut-être、oui, un simple、sûrement. qui n'a pas été mis sur l'album.、Oui. On le faisait à l'époque, donc Bob Dylan n'échappe pas également. Ça. Mmh. Euh, ça, ça va être intéressant. On fera des recherches、ouais. dans les séries bootleg de Bob Dylan dans les <rire> prochains jours. En 1969, cette fois-ci, Simon et Garfinkel présentent leur premier spécial télévisé, Songs of America.、Oui. J'ai malheureusement non, pas vu、euh, ce, ce, ce, ce, ce, document, pas ce documentaire, mais plutôt、euh, ce, ce spécial télévisé. Ça、oui. devait、si、être eu, assez、rédition. conventionnel ouais, ouais, à l'époque,、euh, et surtout avec Simon et Garfinkel, qui faisaient très grand public. Oui, exactement.、Euh, ouais, C'était、euh, un euh, groupe qui était. j a pas dû、euh, avoir de frasque, la Grace l e e、euh, n Non, euh, Morrison, <rire>、euh, ça m'étonnerait <rire> vraiment beaucoup. Et nous、euh, avons également,、euh, le, toujours le 30 novembre, cette fois-ci, en 1972, Wings lance Hi g Hi h g Hi. h g h La BBC a banni la pièce puisqu'elle jugeait les paroles indignes de la radio. Oui, c est, c est, c est, pourtant, c'est très inoffensif hein,、oui. comme、euh, parole. C'est sûr que c'était double a n tender, hein, c é t a t double sens. Exactement, puisque Hi g Hi h g Hi pourrait faire référence aux drogues. Oui, oui, évidemment. Euh, mais <rire> c'est assez inoffensif quand même、oh oui. là, comme chanson, c'est même enfantin. Ben La musique de Wings, ce s t pas quelque chose、euh, nécessairement de très très vulgaire, de t r è Non, de pop. Le pop voulait être un peu grand public. Oui, là, oui, exactement. Les premiers albums sont plus audacieux, mais、oui. à, à mesure qu'on qu avançait, là, passé Ben on the Run,、euh, c'était、euh, vraiment là, très très très très accessible. Effectivement, <rire> ça c'est très vrai. Et finalement, en 1982, eh bien, nous retrouvons encore cette fois-ci Metallica、euh, dans la journée du 30 novembre, puisqu'il donne son dernier concert avec Ron McGovenay, qui était bassiste、ouais. de la formation. Mais le groupe venait de rencontrer un bassiste prometteur du nom de Cliff Burton, qui、ouais. allait venir remplacer McGovenay. Qui, qui s e fait déménager à San Francisco. Effectivement, effectivement. Il avait vu、euh, Cliff Burton, je crois, c'était au Whiskey à Go-Go. Est-ce que c'est possible que ça s o i t En tout cas, dans un de ces, ces、mm -hmm. bars-là, c é l è b r e s de Hard Rock,、euh, il croyait Que c'est un guitariste qui jouait jusqu'à temps qu'il regarde le nombre de cordes sur la, la, la basse pour se rendre compte que finalement, non, c'était juste un excellent bassiste. e Cliff Burton était très, très, très, très bon.、Ouais, J'ai eu la chance de voir un spectacle. Ah, ça, c'est quelque chose que, que n'étant pas un fan de、Metallica, m e t a l l i c a m Ça, ça, ça me déçoit quand même, en fait,、ouais. de ne pas ben, pouvoir jamais voir ce gars-là. J'étais un fan de Metallica à l'époque. Oui. p parce que c'était la tournée Ride the Lightning、oh、ouais, qui était euh, incroyable. Euh, après ça, j'ai déchanté là,、ouais. tranquillement.、Là. Jusqu'à l e s l a i s s e r complètement t o m b e r à l'album noir. Oui, effectivement. Cliff Burton, q avait une grande influence、euh, chez, chez tous les membres du groupe, en fait, c'est lui qui a introduit,、euh, le, donc,、euh, Ulrich ainsi qu'Hedfield à Edfield, euh, euh, le punk également. D'ailleurs, les、mm -hmm. Misfits, c'était un grand, grand fan des Misfits、mm -hmm. et、euh, ça, ça a aidé un peu le groupe justement à、ouais, trouver sa voix. Il, il y avait plein de choses.、Hein. Il y avait le m s i q u e o n a r d Skillard aussi. C'était une espèce d'EP. Et oui, il écoutait la musique、girls. classique、ouais. aussi beaucoup, Cliff Burton.、Euh, et donc,、euh, il, il, il, il ajoutait une richesse、ouais, musique. Oui, tout à fait.、Groupe. Tout à fait. C'est pour a q C'est pour ça que s'il était resté euh, vivant,、euh, je ne suis pas sûr que Metallica、euh, qu aurait, qu serait resté dans Metallica. o n que, ça, que Metallica qu aurait, aurait pris, pris cette, euh, cette, euh, le, ce virage qu'ils ont pris commercial là, dans les années 90. Tu sais,、Mais、la、fait. raison pour laquelle les gens de Metal qui aimaient Metallica à leur début ont. Ont, pris, euh, le, le, ont tout simplement laissé tomber、mm -hmm. le groupe, c'est qu'il y a d'autres formations qui sont apparues à la、ah, fin、oui. des années 80 qui étaient pas mal plus intéressantes、ah, ouais, effectivement. que Métanica. C'était bien meilleur à bien niveau. Nous passons cette fois-ci à la journée du 1er décembre de cette semaine, qui était donc、euh, jeudi, qui était hier.、Oui. Et、euh, en 1945,、euh, donc, nous avons la naissance de John Densmore, lui qui était batteur des Doors, qui célébrait、euh, donc, cette semaine ses 66 ans. <rire> le bouillant et chialeux batteur、oui, des Doors. <rire> oui, oui,、euh, qui qu a,、euh, qu a chialeux en fait, au début des années 2000 lorsque le groupe s'est entamé. Oui, m a i ça s'est terminé en, devant, devant le juge. Oui, effectivement. Euh, ce qui est très dommage, mais on peut le comprendre également d'avoir été écarté comme、ouais. ça. C'est un peu dommage. Je suis un peu ambigu par rapport à ça parce que je comprends son point. Il、mm -hmm. euh, a raison là-dessus. Les d o o r s sans Jim Morrison. C'est、euh, moi les d o r s C'est pas les d o o r s Sauf que pour l'avoir vu, le spectacle des deux autres avec Ian、euh, Asbury,、euh, hey, c'était un maudit bon hommage.、Oh, ouais. L'illusion est parfaite. là. Et、effectivement, c'était Stuart, Stuart Copland e qui était、euh, batteur. Je me rappelle pas、hein. si c'était lui, qui était, lui. Qui, était, qui était à la batterie. Je suis pas certain, mais il me semble que c'était lui.、Ouais. Ça, ça, ça devait être également particulier、euh, ouais. parce que c'est un batteur assez flamboyant.、Ouais. Donc, euh... Mais c'est un excellent batteur. Oh. Oh. Fond, oui, oui, oui, oui, il est vraiment très, très, très bon.、Euh, très bon technicien. C'est pour ça que je dis que je suis ambigu parce que je comprends parfaitement John n a n c m o r e mais en même temps, c'était tout un show. Le spectacle des Doors au centre b e l l e c'était vraiment excellent. Oui, j'imagine. Et je regrette d'ailleurs de ne pas être allé à l'époque. Avec beaucoup beaucoup de jeunes. Oui. Beaucoup de jeunes. j e d i r a i s que l'auditoire, premièrement, c'était presque sold out. Là,、mm -hmm. Et、euh, l'auditoire était composé e quasiment à moitié de, de, de jeunes. Ah, facilement.、Oui. The Doors, en fait, est, est un groupe qui est très, très, très populaire c、mm、h -hmm. les jeunes. Jim Morrison, qui est un icône.、Oui. Là, franchement. Il y a beaucoup d'ados. o u p Oui, les adolescents aiment beaucoup The Doors. Et, et généralement, c'est le groupe des années 60 qui v t le plus les, les attirer, et leur、oui. ouvrir la porte, justement,、oui. sur ces anciens groupes.、Euh, pas dire ces vieux groupes, mais ces groupes de l'âge d'or, dans、mm -hmm. le fond, du rock a n d Ils ont des v i g n n i e r s vétérans,、ouais, des, des, des inventeurs. Effectivement.、Mm. Nous passons par la suite à l'année 1956, oui, avec la première du film Shake, Rattle and Roll. C'est un autre film que j a i jamais、oui. vu. Mais qui、euh, a beaucoup aidé,、euh, je crois, à la cause du rock and roll dans les années 50. Euh, donc, euh, il s'agit.、Euh, C'est basé. En fait, il s'agit d'un documentaire, non? J'ai jamais de, vu. Film de fiction, documentaire, bref,、euh, mais on retrouve beaucoup de pièces de rock、euh, là-dedans.、Mm -hmm. En tout cas, c'est très, très, très intéressant. Donc, probablement la pièce de s h a k e z Jack. Chez Grattles Roll, de effectivement. Nous avons <rire> également en 1957 Ed Sullivan qui reçoit Buddy Holly and the Crickets, également Sam Cooke et The Rays. Son é d i t i o n cette journée-là, ça devait être quand même assez intéressant à regarder. Tu sais, Buddy Holly, c'est un des premiers、euh, auteurs-compositeurs.、Euh, Euh, interprète euh, du rock. Oui, oui Parce qu'avant ça, c'était presque juste des, des, des, des, des standards. Des, des interprètes. Beaucoup de gens、euh... qui pensent q u e l、euh... v i s、euh, composait ses chansons. Non, non, non, non <rire> pas du tout. Il composait rien. C'était、euh, à peine un musicien.、Ouais. Il savait deux, trois accords à la guitare. Ça, ça s'arrêtait là, là. Ces m u s i c i e n c o m p o s a i n t des pièces. Ouais. Ouais. Les musiciens avec qui il jouait composaient des pièces et on reprenait également des vieux standards.、Mm -hmm. Undog, qui est un standard qui remonte aux années 20, d'ailleurs,、ouais. euh, dans le cadre d'un genre de blues, émission de Jazz et Blue, s ce que j'anime l'été, on avait présenté la version originale dans Qui est Mama, quelque chose o u i c'est Big Mama Thornton. Qui est un vieil enregistrement, quand même assez difficile à écouter parce q u à cause de la vieillesse de ses enregistrements. Très, très différent de la version de celle d'Elvis. C'est très bon, la version de Big Mama Thornton. C'est vraiment un grand grand classique. C'est plus lent, par contre. Effectivement. Oh, effectivement. En 1961, cette fois-ci, Brian Epstein se présente chez Decca afin de discuter entre le label,、euh, plutôt avec le label et、euh, il voulait parler de son nouveau groupe, les Beatles.、Oui. Euh, malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour ce qui est de、ouais, l s i e a i s c'est ça. Les, en fait, Decca n t a i pas très allumé parce qu'ils、oui. ont reçu Brian Epstein parce、ouais. que c'est un client important. C'est Un、ça. big shot, Alors, par politesse, ils l'ont reçu, mais ils s'en foutaient de son groupe. e t Et c'est ça qui est complètement ridicule. Et、euh, les Beatles avaient passé des Éditions, ça n'a pas fonctionné non plus, m a on avait répondu à Brian Epstein que les groupes à guitare c'était t e r m i n é o u e s、oui. hommes de peu de flair. Oui. Par la suite, en 1968, eh bien, c'est la dernière présence sur scène de j a n i s Joplin avec Big Brother a n d the Holding Company, bien、ouais. sûr, qui était sa, sa formation de base avec、ouais. laquelle elle bah, a ça commencé. c o m m e n sûr, c'était une erreur, hein, parce ouais, que、ouais, ouais. euh, j a n i s n'a plus jamais、euh, atteint les niveaux d'excellence qu'elle avait avec、euh, Big Brother. Et, et faire ça aussi, hein, Big Brother, je trouve, moi,、ouais, ouais, ça, ça fait ça, de bonnes ça choses. c a t o m b a i t là, par la suite.、Ouais. C'était vraiment une chimie qui était parfaite entre les deux à l'époque, surtout sur scène et sur disque. Et nous terminons cette journée du 1er décembre en 1976, alors que les Sex Pistols apparaissent au Today Show britannique. Pendant l'entrevue, Glenn Matlock, le bassiste de la formation, prononce le mot en F, le mot fuck. Le、ouais. euh, F word. Le F word, oui, voilà.、Euh, le groupe fut banni de plusieurs villes britanniques par la suite. On essayait、ouais. vraiment d'afficher le groupe comme étant une bande de mauvais garçons.、Ouais. Euh, et Glenn Matlock en était un, mais on trouvait qu'il l'était pas assez. On <rire> l'a remplacé par Sid Vicious quelques temps plus tard. C'est de valeur parce que c'était le seul qui, était, qui avait un peu de talent comme,、euh, en tant que musicien. En effet. Tu sais, moi, j'ai jamais été un fan des Sex Pistols, mais curieusement, là, je vais te faire tomber sur le dos. On va e n écouter une. Oui.、Euh, oui, oui, je pense que c'est la seule pièce、euh, des Sex Pistols que j'aime un peu. Là,、euh, parce que la raison, la raison pour laquelle je n'aime surtout pas les Sex Pistols, c'est que ce sont des, des musiciens absolument pitoyables. Non, mais mais euh, euh, la pièce qu'on va l e entendre, je pense que c'est la seule que j'aime. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas entendu, alors,、euh, peut-être que je vais te dire le contraire après l'avoir <rire> entendu. Il s'agit de Holidays in the Sun. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. L'émission Rock Classique sur les ondes de c i f u 89.1. La seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. Ringo Starr avec Devil Woman. Ça, ça vient de album,、euh, son album homonyme、euh, de 1973.、Euh, C'est une、mm -hmm. de ses pièces les plus rock. <rire> oui, oui, effectivement. Je l a i m i s On va en reparler dans un moment de Ringo. Et、euh, juste avant ça, on a entendu les Sex Pistols avec Holidays in the Sun. C'est la pièce qui ouvre leur seul unique album. Nevermind the Ball c k s、euh, qui est un classique、euh, du punk rock.、Hein? Effectivement. C'est、euh, un album culte、euh, mm -hmm. à cause que c'est leur seul et que les Six、ouais. p e s t o l s étaient un groupe、euh, assez particulier. Oui.、Ouais. Ils n'étaient pas nécessairement.、Euh, Excellent sur scène. Non, c'est pas un groupe qui p a s s e à l'histoire pour tout. C'est v r a s mauvais musicien.、Oui, exactement,、euh, mais c'est leur image.、Ouais. Ça a été un des premiers groupes en Grande-Bretagne qui était vraiment,、euh, comme on dit, in your face en anglais. o u Ils i ont, ont fait boucher des choses. Ils ont ramené、ouais. euh, l'esprit rock、euh, parce que ça, ça emmenait pas mal,、euh, je dirais,、euh, blasé exactement.、Euh, le rock. Et,、euh, donc, ça, ça, ont, ça, ça a eu du bon, sauf que. En tant que musicien, ben, ça, ça vaut rien. e t、euh, moi, je me rappelle que j'avais un ami qui,、euh, qui, lui, aimait des Sex Pistols. Il faisait jouer ça dans le local de pratique à l'époque où je faisais de la musique.、Mm -hmm. Et,、euh, le, le, le type qui chantait pour nous avait dit, ben, je déteste ça, moi, on dirait du mauvais cheap trick. <rire> <rire> <rire> ouais. C'est pas très intense, je trouve.、Ça. En tout cas, je n'ai pas changé d'avis, mais cette pièce-là, c'est une des erreurs que je ne trouve pas si mal.、Mm -hmm. 11h56, vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie de Simon Fitzbay et Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Là, on en est rendu aux éphémérides du 2 décembre, donc aujourd'hui même. Et effectivement, et nous débutons en 1964 alors que Ringo Starr entre d'urgence à l'hôpital de Londres pour se faire retirer l a p p e n d i c e Oui. Et je et pense qu'ils l'ont détruit, hein,、euh, parce que.、Euh, on voulait pas, ouais, c'est ça, on voulait pas que ça sort. o voulait pas que ça se rabasse、euh, sur, sur, sur, sur eBay. o u i c'est ça. Exactement. On, fait, on avait fait la même chose avec les a m i g d a l e s de George Harrison. Oui. Euh, quelques années plus tard, il、mmh. s'est fait enlever les amygdales et on les a jetés, on les a détruits pour s'assurer q u e ça ne s o i t pas vendus u r un marché. noir. C'est vraiment débile c est, c est, en ce qui concerne le memorabilia des de, de Beatles. Hein, on a déjà vu、euh, un morceau de toast qui aurait été supposément laissé par、euh, George Harrison. Ça l'avait vraiment révolté, ça, que <rire> quelqu'un vende un restant de toast. Il disait que c'était sûr que ce n'était pas sa toast à lui parce qu'il、oui. finissait toujours. <rire> Juste parce qu'il y avait des empreintes de dents, de... s、ouais, exactement. e i c a t e Exactement. Et cette... s t、euh, dégueulasse. Cette, cette, c i c a t r i c e de Ringo Starr qui, qui l'a suivi un peu lorsque le groupe était au Bahamas,、euh, dans l'ordre de l'enregistrement de Help, on avait des photos des Beatles qui étaient en maillot de bain et Ringo, lui, avait des gros shorts qui、ah、montaient、ouais? jusqu'au milieu,、euh, Au Milieu du ventre, puisqu'il ne voulait pas montrer justement、ah. sa cicatrice、euh, de son opération, qui n'était pas nécessairement récente, mais la cicatrice était、euh, ouais. quand même assez apparente. En Après, fait, tu es chanceux, Ringo, il s'est fait enlever aussi、euh, des amygdales. Oui, des amygdales.、Ouais, euh, euh, euh, euh, il avait été. En 40, 63 ou en 65. Ouais, quelque chose du genre,、ouais. il avait été extrêmement malade aussi lorsqu'il、ouais. était jeune. Il n'a pas passé. Il e s t presque était... pas à l'école parce qu'il、ouais. était, euh, était de santé fragile exact, et exact. il était、euh, souvent malade. Il a eu, je s t pas, la polio quelque chose,、ouais, chose d u genre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on lui a donné une batterie à l'époque. C'était pour、ouais. lui donner de quoi à faire p et s'il était toujours enfermé chez lui.、Mm -hmm. des donc, chanceux c est, c est... quand même. Oui, exactement. Ouais. <rire> Nous avons également le 2 décembre 1971, eh bien, Led Zeppelin qui lance Black Dog en tant que simple aux États-Unis. Chose、oui. qui m'a surpris lorsque j'ai vu ça, parce qu'on、oui, sait que Led, Led Zeppelin était très, très rapproché au niveau des albums. Oui, mais, mais、euh, en Angleterre, Led Zeppelin ne sortait pas de 45 tours, refusait.、Euh... Euh, catégoriquement, mais aux États-Unis, on se permettait de sortir comme ça.、Ouais. Euh, Black Dog. Je te p a r l a i aussi d e m e r i c a n Song, là, qui,、mm -hmm. euh, sur laquelle on retrouvait,、euh, sur la face B, Hey, hey, what can I do?、Mm -hmm. euh, qui est devenu、euh, 45 tours, là. Écoute, là. Euh, il, ça, ça se vendait 800 à la fin des années 80, alors je suppose que ça n'a sûrement pas baissé. Non, c'est ça, ce sont des choses、euh, très très rares. Donc, je te m e m a n d e les 45 tours de la Zetlin. Sur le marché des collectionneurs. C'est ça. Hein, si vous mettez la main là-dessus, vous avez、euh, de l'or en plastique. Oui, tout à fait. <rire> Nous avons également en 1972、uh, Carly Simon dans une tonte un peu plus légère qui lance、uh, Your s o Vain.、Ouais. Et bien sûr,、uh, cette pièce.、Uh, J'aime beaucoup cette、mythique. pièce. Oui, oui,、ouais. très très bonne. C'est une pièce qui est mythique à cause du sujet, bien sûr, parce que Carly Simon、uh, se venge, si on veut, d'un de ses amants. On sait qu'elle avait eu,、uh, entre autres, relation s avec Mick Jagger. Et Mick Jagger chante、uh, aussi sur cette pièce-là. Oui, pièce -là. il chante b i e n s û r Et、uh, Carly Simon qui.、Uh, en fait, il y a seulement deux personnes dans le monde qui savent à propos de qui cette chanson-là、uh, est. Uh, C'est-à-dire Carly Simon, et、euh, je crois que c'est le président de Yahoo ou de Google, quelque chose genre ouais, qui avait、okay. payé des millions de dollars dans une vente de charité pour savoir de、mm -hmm. qui il s'agissait.、Ouais. Et、euh, il l'a su, mais il a signé des ententes et、ouais. il ne peut pas le divulguer. Il y a Plusieurs noms qui ont été avancés, dont Mick Jagger, w、mm、a -hmm. r r e n Beatty. Oui, exactement. Euh, euh, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est un pauvre type. Oui,、ouais, c'est ça, <rire> malheureusement. <rire> Nous avons également en 1973, cette fois-ci, les Who qui,、euh, donc, et certains de leurs amis, plutôt, qui sont emprisonnés pour la nuit à Montréal après、ouais. avoir fait pour 6 000 de dommages dans une chambre d'hôtel après un concert. Oui.、Euh, je, je connais une personne qui est allée backstage à ce concert-là、ah ouais. et qui.、Euh, q aurait pu、euh... se retrouver en prison s'il si, <rire> si, si, serait resté un peu plus longtemps q u e les Who. Il n'est pas allé à l'hôtel, il est、mm -hmm. seulement resté backstage、euh, au Forum de m o n t r é a l Et puis, il disait que Keith Moon est un personnage vraiment fantastique, fascinant, <rire> très drôle. Alors que les autres étaient un peu plus glauques, ouais, surtout Pete t o w n s h a r d Ouais, Pete t o w n s h a r d est quand même assez particulier.、Euh, disons qu'avoir eu、euh, à, à choisir un des roues pour aller passer une soirée, je pense que j'aurais passé à Keith Moon, même s'il aurait probablement fallu que je le ramasse je s ne suis pas sûr que y... tu aies survécu.、Euh, <rire> C'est <rire> <rire> bien possible, effectivement. ce Qu'il fallait être fait fort pour、ah, le suivre.、Ah, ouais. En <rire>、ah, 1986, cette fois-ci, Jerry Lee Lewis est admis à la clinique Betty Ford pour une dépendance aux antidouleurs, quelque chose qui remontait probablement à quelques années déjà,、ouais. puisqu'on connaît tous les fresques de Jerry Lee Lewis、ouais. et ça fait partie justement de ses nombreuses dépendances. Lui qui a eu également des problèmes d'alcool、euh, assez répétitifs avec、ouais. les années. Et des problèmes ouais, avec des femmes. <rire> oui, et des problèmes avec les femmes, ce qui,、euh, en fait, ces dépendances-là, c'est sûr que c'est très malheureux, mais ça fait partie de ce Personnage,、mm -hmm. cette icône qui est Jerry l e Lewis. Nous avons également en 1988, dans cette journée du 2 décembre, Paul Stanley, Gene Simmons et Willie Nelson se réunissent à l'émission Geraldo pour discuter des aventures sexuelles en tournée. Ça,、oui. ça devait être assez particulier. Puisque... Ben, en fait, je me rappelle de cette émission-là.、Ah oui, euh, non, je ne l'ai pas vue, mais、okay. euh, j'ai des amis qui l'avaient écoutée et qui m'expliquaient me, que Simmons, e、euh, s t un type qui a beaucoup de respect pour les groovies、oui, et qui、oui. était là pour les défendre. Effectivement.、Euh, oui. Je pense que l'émission en tant que telle, c'était lors de la sortie de、euh, du livre de Pamela Debar,、mm -hmm. I'm with the band. Oh, oui. Donc, elle était là, elle expliquait un peu ce que c'était que la vie des groupies. On avait invité、euh, Simon Stanley et Willie Nelson qui、euh, étaient d'ardents de, défenseurs des groupies. Oui, effectivement, des gens qui ont beaucoup de respect, justement, pour、oui. ces, ces, ces, ces gens-là.、Euh, euh, et euh, on sait que Gene Simmons, donc, tient ou quoi son record également <rire> de groupie qu'il a réussi à coucher、euh, sur son lit. Là, il a dû arrêter、euh, ça, mariés, là.、Euh, ouais, il est marié. Oui, peut-être depuis qu'il est marié. C'est tout récent, d'ailleurs. Ça fait quoi, deux Moi, ans qu'il est marié? Non, non, non, c'est moins que ça. Là, moins ça, que ça, on ça parle de quelques、récent. mois. Oui, Parce oui. que, bon, on a Télé-réalité, on sait qu'il s'est marié, mais、euh, bon, j'ai arrêté de suivre ça, malgré,、ouais. malgré le fait que c'est quand même <rire> un très bon divertissement. Il、ouais. faudrait、euh, jouer ça, ouais, ben, curiosité, parce que je joue à ça. C'est quelque chose qui, on le sait tout de suite, c'est scénarisé à l o f f c e C'est、ouais. pas, pas comme les Osborns où c'était beaucoup plus trash. On essaie de montrer une famille très fonctionnelle en tant que celle de, de, de Gene Simmons.、Euh, oui,、ouais, Parce que les, les Osborns, c'est une famille de pas d'allure. Non, c'est ça, c'est une y famille. Classe,、euh, là, ils ont p a e c l i ont p l u l a s s e Mais Simmons, c'est mieux, Gou Oui, ses enfants, d'ailleurs. Sont, sont très, très,、euh, très droits, sont、si ouais. très bien élevés,、euh, avec de très bons parents. Enfin, en fait, c'est ce qu'on essaie de démontrer.、Euh, et Gene Simmons, par contre, qui dit qu'il、euh, n'y a jamais eu de problème, en fait, à partir en tournée et de, de, de rencontrer de nouvelles groupies à chaque fois, malgré le fait qu'il était en concluinage. C'est drôle、là. parce qu'au WMTL, sa famille au complet passait à côté de nous.、Mm -hmm. euh, ah euh, oui. S'en allait、euh, s'installer、euh, là où il y avait la technique,、mm -hmm. la console. Oui, oui, oui. Ouais, c'est, euh, e n en fait, je crois, depuis quelques années, il traîne beaucoup sa famille en tournée.、Et、même, on, on, dans cette émission-là, on a la chance aussi de voir des vidéos、euh, privées de la famille Simmons. Et on peut voir, justement, la t o u r n é e de 96, parce que ses enfants étaient quand même assez jeunes.、Mm -hmm. Et ils, l e s ont s u i v i s tout、ouais. le, l o n g de la tournée. C'est une tournée familiale. j a m e Simmons, qui est un, un type de famille, quand même, qui est pas l、ouais. e、euh, rockstar typique, là, qui, qui, va avoir 15 000 divorces,、ouais. il, il les a eu s avant de partir en famille, justement, ce <rire> qui est quand même assez bien. Peut-être parce qu'il était honnête et puis、oui. euh, il a dit carrément comment les, les choses、euh, devaient se passer selon lui. Et effectivement.、Mm -hmm. Et aussi, justement, parlant des groupies, c'est un type qui a toujours privilégié le safe sex, comme on dit.、Mm -hmm. Donc, d'ailleurs, qui est une ligne de condom、oui. assez incroyable. <rire>、euh, et donc, c'est un peu ce qui explique la longévité, justement, de cette pratique pour、mm -hmm. Gene Simmons, qui a probablement jamais eu de problème, justement,、oui. côté maladie.、Mm -hmm. Et on termine cette journée du 2 décembre en 2003 alors qu'Alice Cooper reçoit une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Il est situé entre Gene Autry et Hugh Hefner, quand même. C'est assez spécial.、Oui. Mais ça, on ne calcule pas nécessairement où l'étoile va se retrouver. Non, non.、Euh, le Hollywood Walk of Fame, qui est quand même une marche célèbre à aller faire à Hollywood, sauf qu'il est tellement long qu'on se retrouve des fois dans des quartiers、oui. assez glauques.、Oui. C'est assez spécial.、Oui. Okay. On Donc, pense... on arrive au 3 décembre. Effectivement. Là, -ce, qu été la journée? Ben, ce qui serait la journée de demain. Oui, exactement. Le 3 décembre, samedi de cette semaine, et on débute en 1961 avec les Beatles qui rencontrent Brian Epstein dans son magasin de disques de Liverpool,、ouais. le futur gérant de la formation.、Ouais. Donc, il était allé les voir en concert quelques jours auparavant.、Il、les a v a i t invités à venir le s visiter dans son magasin. Mais ils n'étaient pas sûrs, les gars.、Là. Non, exactement. Ils ne savaient pas vraiment à qui、ouais. ils avaient affaire.、Ouais. C'était. Ce qu'on pouvait appeler un bloke, aussi、ouais. Brian Epstein à l'époque,、ouais. c'est-à-dire un gars quand même assez,、euh, costume-cravate. En、ouais. fait, il, c'était un vendeur, donc il、ouais. était, euh, euh, très représentatif de sa profession. Et on savait pas vraiment, parce que les Beatles, c'est encore l'époque des, des gilets de cuir et les mauvais、oh, garçons,、ouais. là, Donc,、euh, ouais. ça, a été quand même une, une, rencontre historique et une chance que ça a eu lieu. <rire> Par la suite, en 1965, Keith Richards est électrocuté et tombe inconscient après que son micro、euh, et sa guitare se soient touchés pendant、euh, la pièce de Last Time、euh, à Sacramento, donc、euh, lors d'un concert. Oui, b e n c'était une période dangereuse、oh, d les、oui. années 60 et 70. L'électricité était ouais, ouais. beaucoup trop forte.、Ouais. Pour, mais, euh, mais comme、euh, Keith était indestructible, <rire>、oui. il est sûrement revenu sur celle après. Effectivement, <rire>、ah, oh, il y a des bonnes chances. Une chance que, que, par contre, la technique se soit vraiment améliorée depuis le temps. Parce、mmh. que c'est quelque、oh, chose qui est incroyablement. Oui,、ouais. et、euh, surtout lorsqu'on a aussi un groupe avec un chanteur qui n'a pas à jouer d'instrument, c'est-à-dire qu'il peut se promener un peu partout sur scène,、mmh. et il faut vraiment être sûr de son matériel parce、ouais. qu'il pourrait arriver beaucoup de, de, de trucs assez malheureux lors de ces shows-là. En 1965, toujours, Ray Charles est reconnu coupable de possession d'héroïne et de marijuana. Il fut condamné à cinq ans de prison avec sursis, ainsi qu'à une amende de 10 000 dollars, donc à payer à l a q u e l l faut ê e pris. e u je crois que non. Lorsque c'est avec sursis,、ouais. c'est, u、euh, c'est une peine、euh, qui pourrait、euh, écoper si on le retrouve encore en possession de drogue.、Mm -hmm. Mais,、euh, Ray Charles,、euh, à la suite après s e s t fait prendre, a décidé, justement, d'être beaucoup plus calme、ouais. dans ses habitudes, parce qu'il était, depuis le début de sa carrière, en fait, accro à toutes sortes de drogues. Il a、ouais. essayé l'héroïne, il avait essayé la marijuana avant,、ouais. et c'était vraiment ses drogues de prédilection.、Ouais. Euh, mais il s'est calmé par la suite. En 1968, cette fois-ci, Elvis Presley fait son retour à la chanson avec la présentation d'une émission télé spéciale sur les ondes de NBC. Oui, ça c'était bon. Oui, c'est son, son, son grand retour. retour、oui. Son retour en cuir, d'ailleurs,、ouais. en cuirette, c'était、euh, vraiment avant qu'il vienne tout gâcher avec、ouais. les jumpsuits Ça c'est dommage, hein, parce、oh, que、ouais. c'était un grand retour. Ça, ça a été、euh, très bien réussi,、mm -hmm. mais mal orchestré par la suite. Il、ouais. faut d i r e les tournées subséquentes et tout, a transformé、mm -hmm. Elvis en. En genre de monde, ce o pourrait le i r Oui, tout à fait. J'ai écouté la, la, la reprise de Catalepsie、mm -hmm. cette semaine,、ouais. dans laquelle tu,、euh... on parle d'Elvis. <rire> c'est ça. Et puis,、euh, c'est incroyable là, parce que、euh, c'est rare les, les, les photos、euh, qu'on voit d'Elvis des, des derniers,、ouais. derniers mois, là, mais il était épouvantable.、Là. Effectivement. effectivement. D'ailleurs, il、euh, y a eu un documentaire qui a été lancé il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'est At Home with Elvis quelque chose du genre où on le voit en tournée dans ses dernières.、Euh, même pas si c'est pas sa dernière année, justement,、ouais. euh, puisqu'on a des scènes aussi. On voit le, le, le colonel qui essaie d'arranger les trucs après la mort d'Elvis. Donc, c'est, e n plein dans cette période-là. Il était assez particulier.、Euh, rendu là, c'était devenu un monstre. Une b、ah、ê t e de、oui, scène qui,、euh, quand il arrivait à l'hôtel, fallait que sa chambre soit complètement isolée avec du papier d'aluminium dans,、euh, dans les, fenêtres. Il y avait à peu près 15 sortes de lunettes de soleil qui l'attendaient dans la salle de bain. C'était assez spécial.、Ouais. Euh. En plus, c'est incontinent. Oui, en plus. C'est pas très, très beau,、euh, la fin de ses jours. Et、euh, nous continuons par la suite en 1971, alors que le casino de Montreux est détruit par un incendie, alors que Frank Zappa et les Mothers y donnent un concert. Et cet événement sera plus tard mentionné dans la fameuse pièce Smoke、oui. in the Water de The Purple z o n C'est l'incendie le,、euh, le plus connu de l'histoire、oui, du rock. Effectivement. <rire> et c'est、euh, une pièce de pyrotechnie hein, qui avait mis le feu.、Euh, oui, au a p l f Oui, n d o en fait, c'est un imbécile qui、euh, tirait avec un, un fusil de déficit. l a Et le plafond était en Bambou. Alors, le, le, <rire> le feu s'est、euh, propagé très, très rapidement.、Ouais. Les gens ont à peine eu le temps de sortir.、Ah ouais, c'était、ouais. assez spécial. Et、euh, d'ailleurs, f r a n k z a p p a qui disait qu'il avait perdu l'ensemble de tout leur matériel de tournée、ouais. et i l y avait beaucoup d'autres concerts、ouais. à aller faire. Ouais, il a fallu、ouais. qu'il loue tout ça.、Ouais. Et、euh, je crois que quelques jours plus tard, il donnait <rire> un concert au Rainbow、euh, à Londres. Euh, et euh, Frank Zappa est tombé de sain. En e fait, c'est un imbécile qui l'a poussé. Oui,、ouais, c'est ça, un gars oui. jaloux. Oui. Un gars oui. jaloux qui l'a poussé et ça, ça lui a causé donc, il y a plusieurs fractures. Donc, il y avait、euh, beaucoup d'imbéciles lors de cette tour des é b o r d e s Exactement, exactement. <rire> un imbécile qui fout le feu <rire> en, en Suisse et un imbécile qui le pousse dans la fosse. Oui, oui, ça, c'est assez spécial. <rire> Par la suite,、euh, en 1973,、euh, Ringo Starr lance、euh, Your Sixteen, son second numéro un consécutif. Oui, j'aurais pu faire jouer、euh, mm -hmm. Your Sixteen,、ouais. parce que j'aime cette reprise, une belle de, pièce. Euh, mais euh, sauf que ça n aurait pas très bien été avec、euh, les Sex Pistols. Oui, effectivement, <rire> là, ça aurait vraiment détonné、euh, le, le, le plus possible, en fait. Ça aurait été vraiment incroyable. Et, Et parlant des Sex Pistols. Parlant justement des Sex Pistols, eh bien, il lance Anarchy in the UK.、Euh, C'était toujours le, le 3 décembre 1976,、ouais. cette fois-ci. Nous avons aussi, en 1976, sept hommes armés qui tirent、euh, dans la maison de Bob Marley en Jamaïque, alors que les Whalers、euh, répétaient qu'ils étaient dans la maison, mais aucun d'eux ne furent sérieusement blessés. Il、ouais. faut dire que, bon, la Jamaïque, c'est encore un, un endroit à problème, mais surtout à cette époque-là, il y avait beaucoup de trafic d'armes, beaucoup de violence. D'ailleurs,、mm. Peter Tosh, qui était membre des Whalers,、euh, c'est、euh, A,、ah, dans le fond, a fait beaucoup de, de, de, campagne, justement, pour qu'on cesse, justement, l'armement des gangs, e n Jamaïque, de, avec sa fameuse guitare en forme d'AK-47, et ça a quand même, porté fruit à un certain niveau. Bob Marley, qui s'en est toujours un peu retiré, lui, qui était un peu r e s t a f f a r i qui s'intéressait、mmh. pas, justement, à faire campagne pour, pour rien, autre que sa religion. Nous avons également en 1979,、euh, eh、bien, lors d'un concert des Who à Cincinnati, onze fans sont piétinés à mort. Ouais, ça, c'est vraiment incroyable. C'est une tragédie épouvantable. Je me rappelle très bien de, de ça. Et、euh, les Who avaient donné leur spectacle quand même parce qu'on ne les avait pas avisés. o、ouais, ouais, e ce、exact. qui s'était passé, ils l'ont aussi après. Et、euh, Pete t o w n s h o n entre autres, était complètement effondré.、Ah, c'est incroyable. C'est vraiment de se dire que、tu、les, penses, les là, gens sont morts à cause de Onze personnes écrasées à mort.、Mm -hmm. o、oh, u oui. C'est pas.、Euh... c'est, des trucs qui sont arrivés souvent,、euh, dans les années a l l e r jusqu'à peut-être au milieu des années 90, on r e t r o u v e encore des incidents de ce genre-là, mais depuis, on dirait depuis ces, ces temps-là, on, on a réussi à mieux coordonner les foules et、ouais. justement éviter des tragédies comme ça qui sont vraiment incroyables.、Ouais. Nous avons également en 1986 une poursuite qui est lancée contre Judas Priest et CBC Records après que, les deux après que plutôt deux adolescents se soient suicidés après avoir écouté des disques du groupe pendant six heures consécutives. Et on accusait en fait Judas Priest d'avoir des messages subliminaux dans les chansons qui incitaient les jeunes à se suicider. Mais、euh, finalement, le procès a été avorté.、Ouais, p qu a r c e q u e Le juge t r o u v a i t ça complètement ridicule. Effectivement. Et, puis,、euh... et Rob Alford aussi qui disait pourquoi est-ce qu'on mettrait des messages subliminiques dans nos albums. Pour que les jeunes se suicident, c'est notre clientèle numéro un. C'est ça, ça serait vraiment. C'est vraiment stupide, c'est <rire> aberrant, mais que ce soit retrouvé dans une cour de justice, c'est déjà aberrant. Oui, effectivement.、Mm. effectivement. Nous、euh, continuons par la suite en 1991, alors que Gilby Clark remplace Easy Stradlin comme guitariste de Guns N' Roses.、Mm. Et、euh, Gilby Clark, d'ailleurs, a dit, lorsqu'on l'a appelé pour lui donner、euh, ce, ce rôle-là de guitariste, il a dit Bon, Il dit, je vais en profiter, je vais, je vais vraiment vivre ça au max parce que je ne sais pas combien de temps je vais être là. <rire> Il l'a bien fait parce qu'avec Axel Rose, on pouvait s'attendre à n'importe quoi. C'est sûr. Et, Et... pour. Oui. oui, et finalement, finalement -tou toujours、oui. en 1991. Cette,、euh, cette journée du 3 décembre 1991, nous avons également Alan Freed qui reçoit une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Il était temps, Alan Freed qui a beaucoup oui. aidé oui. Donc, à la cause du rock dans les années 60. Donc, c'est、euh, un, un honneur post-mortem. Oui, post-mortem, puisqu'il、ah, est、okay. décédé、euh, dans les années. 70, 80?、Oh, je pense que c é t t e 7 0 Ah, ouais, ouais, ouais c'est ça, ouais. oui, parce qu'il était quand même assez âgé déjà à l'époque.、Ouais. Euh, et o u i il était d a n s quarantaine ouais, là, dans les、ça. années 50. C'est ça,、euh... c'est ça. Donc, il était,、euh, était un arc, comme on disait en bon français, <rire> quelqu'un de louche dans les, dans, dans, dans les foules, mais quand même, euh, euh, donc, un homme qui a beaucoup, beaucoup aidé à la cause、ouais. euh, du rock et des Beatles, et une chance qu'on lui ait rendu cet h o m m a g e même à titre posthume. Et nous débutons,、euh, nous débutons, nous terminons plutôt, oui, au contraire, cette semaine de s Tim Méride s avec、euh, la dernière journée de la semaine, le 4 décembre, qui serait dimanche. Donc, de cette semaine, et nous débutons en 1942 avec la naissance de Bob Marley, bassiste de. Bob Mosley. Bob Mosley, plutôt. o u Sauf qu'on vient de parler des w a l e r s Bob Mosley, plutôt, bassiste de Moby Grape, qui célébrait ses 69 ans.、Mm -hmm. q u célébrera, en fait, ses 69、oui. ans. Du côté des anniversaires, nous avons également en 1944 deux naissances. En fait, Chris Hillman bassiste des Birds qui célébrait, qui célébrera plutôt ses 67 ans. Et、euh, également celle de Dennis Wilson, batteur des Beach Boys, qui、Mais、est malheureusement lui, décédé il, est en 1 97. 8 c e s a le plus rien, o u i Ouais, exactement. En 1956, cette fois-ci, Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis et Johnny Cash enregistrent ensemble chez Sun Records et、euh, les enregistrements furent lancés plus tard sous le nom du Million Dollar Quartet. En fait, Elvis Presley n'était plus、euh, sous l'étiquette Sun Records, ce qui a empêché également la sortie de ces pièces-là、euh, à l'origine.、Euh, et les, les trois autres, en fait, étaient de passage chez Sun. Et, et Elvis a dit pourquoi est-ce qu'on ne jouerait pas、ouais. quelques pièces Et、euh, finalement, ça s'est apparu. Je ne l'ai jamais entendu. Moi non plus. J'ai、ouais. jamais entendu. tombé sur une copie, en fait, parce que c'est quelque chose que j'achèterais immédiatement、ouais. si je le trouverais, mais je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup、mmh. d é é d i t i o n s CD. Nous avons aussi en 1971 T-Rex qui est au numéro 1 des ventes avec l'album Electric Warrior, bien sûr, album mythique de la formation.、Ah, ça m'a surpris que ce soit retrouvé au numéro 1 parce que, quand même, T-Rex n'a pas eu la stature. Non.、Euh, que, que, la même qu'en Angleterre, là, où ils étaient des méga vendeurs. Ah, ça, c'est vrai,、oh、oui, mais on retrouve par contre Bang Gang sur cet ouais, album, ouais. ce qui a beaucoup, beaucoup aidé aux ventes.、Évidemment. même que Ça a été le seul numéro 1 de T-Rex、euh, comme pièce unique, comme simple, et ça a été probablement Electric Warrior, le seul album. r é e m e n t qui a eu un peu de popularité aux États-Unis.、Ouais. En 1976, cette fois-ci, nous avons le décès de Tommy Bolin, ex-guitariste de The Purple. Il est mort d'une overdose d'héroïne, malheureusement. C'était en、oh, ouais. 1976. Il y avait, euh, écoute, euh, quand les,、euh, les musiciens The de Purple l'ont pris comme successeur de, de Richie Blackmore, ils ne s'attendaient、mm -hmm. pas à ce qu'il y ait. Parce que c'est un groupe qui ne connaissait pas tellement les drogues, c'était des,、mm -hmm. des, des bons vivants, i s ils aimaient ça prendre un coup, mais pas plus. Et、euh, là, ils se sont, sont retrouvés avec、euh, un e héroïne de manne. Et puis,、euh, ils ont eu beaucoup de difficultés à gérer ça. C'est assez particulier quand on n'est pas sur le même trip la personne et que c'est de l'héroïne en plus.、Ouais. Euh, c'est assez.、Euh, c'est pas évident, en fait.、Mm. Euh. En fait, il était tellement、euh, drogué, il était tellement intoxiqué qu'il n'arrivait même pas à jouer là,、oh, soir. Ouais, non, c e r a i n e s s o i r même s'est retrouvé avec un bras paralysé、euh, lors de la tournée、euh, au Japon. Oui, effectivement. C'est c'est un des symptômes de l'héroïne. Et、mm. lorsqu'on est guitariste et qu'on a ce problème-là.、Euh, quand vraiment... tu e s pour jouer à Aoi Star, <rire> oui, exact. Disons <rire> par la suite en 1980,、eh、bien, Jimmy Page, Robert Plant et John Paul Jones、eh, qui annoncent qu'ils n'ont pas l'intention de reformer Led Zeppelin après la mort de John Bonham, bien、mm -hmm. sûr, p a r c e q u e c'est un gros morceau qui s'en allait.、Ouais. Et、euh, Led Zeppelin en f fait, avait i t a pris un peu cet arrangement-là, l'amiable, que si jamais un de deux disparaîtrait ou déciderait de quitter le groupe, eh bien, ça serait la fin de Led Zeppelin. Une très bonne décision. Oui, là, absolument. De,、ouais. euh, je crois. Euh, en 1987, cette fois-ci, Metallica lance Cliff et Marl, une série d'enregistrements pirates et autres de Cliff Burton. Donc, ça a été enregistré, bien sûr, entre 1982 et 1986. Oui, c'est sympathique, ça.、Euh, o、ouais. u Mais c a i t des enregistrements,、euh, certains étaient de très mauvaise qualité. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est. Je pense que c'est sorti juste que... en vidéo. Est-ce est que c'est sorti、euh, en DVD? Oui, il y a une version DVD qui a été lancée,、ah、oui,、ouais, euh, mais pas en grande pompe. En、ouais. fait, pas une grosse réédition. Mais,、euh, oui, c'était disponible en DVD. Je me rappelle de l'avoir. Vendu lorsque je travaillais dans le milieu、ah. du disque, si on veut, en gros, guillemets. <rire>、euh, mais oui, c'est tout d'abord une cassette vidéo et je pense que c'est plus célèbre justement parce que c'est plus、oui. dans l'époque. Maintenant, les jeunes ne connaissent pas vraiment Cliff、oui. Burton lorsqu'ils écoutent m e t a l l i c a Ça ne les intéresse non, pas plus q u i l f a u t 1991, cette fois-ci, Van Halen donne un concert gratuit à Dallas. Ce concert avait été promis par Sammy Hager, qui avait perdu la voix à Dallas trois ans auparavant. Il n'avait pas réussi donc, à donner le concert avec、oh, le groupe. C'est vraiment cool. Oui,、ouais, c'est un chic type.、Ouais. C'est vraiment une très, très bonne façon de, de, de, de, de, de s'excuser、mm -hmm. à la foule. Et finalement, nous terminons cette semaine d'éphéméride s avec le 4 décembre 1995 où Gene Simmons publie son livre Kiss and Makeup, <rire> un de ses nombreux livres.、Ouais. Cette fois-ci, je crois que c'est vraiment une biographie. Oui,、ouais, oui, en fait, c'était la première biographie,、mm -hmm. autobiographie qu'il、ouais. a publiée. Moi, je ne l'ai jamais l u、euh, tout simplement parce qu'on m'a dit qu'il blastait、euh, Ace Freely. Oui, c'est très possible.、Hein? Et, et、euh, ben écoute, en tant que fan d'Ace Freely, ça ne m'intéresse pas. d'entendre. Par contre, Ace Freely, là, Vient de publier son,、euh, son autobiographie.、Mm -hmm. oui. euh, j'ai oublié le titre. Je pense que c'est No Remorse.、Ah, Ou No、oui. Regrets.、Euh, oui. Ça vient de sortir. J'ai hâte de le dire. Non, ça, ça, ça va être très intéressant.、Oui. J'ai bien l'impression. J'ai、euh... toujours été.、Euh, tu sais, quand j'ai connu Kiss,、euh, mon idole, c'était Gene Simmons. Ouais, ouais.、Euh, Jusqu'à temps que j'y vois un spectacle.、Ah. <rire> et là, j'étais tellement déçu par Simmons et c'est là que j'ai vu que. La, la star de Kiss, c'est Ace f r e e l a n Ah, je suis sur scène, d'accord.、Oh, oui. Musicalement, elle est sur scène, et puis、euh, j'ai complètement changé. <rire>、ah, <vas -y. rire> Gene Simmons frappait beaucoup à cause de son personnage. Oh, mais Ace Freeland、bon、sur、maquillage. scène, volait le show, ben, quand m ê m e ça. C'est ça, c'est ça. Qu quand tu voyais Kiss en spectacle, c'est là que tu disais Waouh,、wow, la, la star, c'est Ace. m e t Merci beaucoup, Simon. Merci. Et je vous rappelle que Simon anime deux émissions、euh, sur nos ondes、euh, Catalepsie. Ça, c'est les lundis à 20h. Il va y avoir une reprise, euh, une lundi, ouais, parce ouais, que t'es pas là, m a l h e u r e e e u s m n t cette semaine. On、ouais. va rediffuser l'émission、euh, sur, euh, les super-héros. Qui était très bonne.、Euh, vous allez pouvoir l'entendre、euh, lundi à 20h et en reprise à 14h mercredi. Et album classique.、Hein? Oui, album、euh, classique. Qui est diffusé juste avant. Classique, les vendredis à 10h en direct et en reprise、euh, les samedis à 17h 17 et les mardis à 14h. Et là, tu nous as présenté la première partie de l'album Tabarnak de Offenbach, qui est、mm -hmm. euh, un de leurs meilleurs, bien sûr. Merci, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Midi 20, vous êtes à l'émission r o c k Classic en compagnie d'Alain Lefer, e émission entièrement consacrée au Race du Rack et à l'évolution du r o c k à travers le temps. Et aujourd'hui, je vous présente la première partie de la rétrospective r o c k Classic 2011, c'est-à-dire que pour les cinq prochaines heures, on va faire le tour des mois de janvier à avril de cette année. On va faire le tour des albums qui sont sortis à ce moment-là, des spectacles qui ont marqué les amateurs de r o c k et de tout ce qui s'est passé d'important. Au début de cette année.、Et、au programme, je vais vous présenter en tour des artistes des groupes comme Ghost,、uh, Greg a l m a n、uh, Wanda Jackson,、uh, White Snake, Blackfield, Graveyard, Accept, Corpiclani, t a r i u s Raven,、uh, Red Fang, Falconback, Sodom,、uh, Children of Bodom,、uh, Fin Troll,、uh, Baron Earth, Amon、um, a d m a r t l a z a r u e d d et、uh, plusieurs autres. Il y a Rush aussi. Très beau programme. On va d'ailleurs commencer en force avec、euh, le premier album marquant qui est sorti en Amérique du Nord en janvier et qui est personnellement mon album préféré de 2011, le premier disque de la mystérieuse formation scandinave Ghost Opus Eponymous, qui est sorti en Europe à l'automne 2010. Mais、euh, l'étiquette Metal Blade a attendu au début de cette année pour le sortir en Amérique du Nord. C'est un album fantastique, très mélodique. qui reprend ce qui se faisait de meilleur dans le monde du heavy metal en Angleterre et en Europe il y a 30 ans. l e s racines du métal, particulièrement Merciful Fate à leur début. C'est quant à moi, un retour aux racines totalement bienvenue dans le monde du métal qui avait atteint dans les dernières années des niveaux de technicité et d'agression qui étaient devenus absolument ridicules.、Euh, ici, on a affaire à quelque chose de très mélodique, d'extrêmement bien fait, un bonheur pour les oreilles.、Euh, le disque est excellent du début à la fin. Les textes sont très drôles et vont à coup sûr faire sortir de l'orgon les preachers de la Bible Belt aux États-Unis. Euh, tout de suite, je vous propose d'aller écouter trois des excellents extraits qui composent ce petit bijou. Opus, e p o n y m o u s e de Ghost, vous êtes sur les o n d e s de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du v r a i Rock et du Métal à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM.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 Oh. I d o n e know. trois Morceaux tirés de cette véritable merveille, du premier album de cette mystérieuse formation scandinave Opus Eponymous, perdant en janvier dernier sur l'étiquette Metal Blade. On vient d'entendre Death n e l l c'était précédé de Satan Prayer, et au début du bloc, on a entendu Stand By Him, qui est personnellement ma préférée sur le disque. Presque un an plus tard, on ne sait toujours pas qui sont les musiciens derrière Ghost. Et, c'est bien tant mieux puisque ça ajoute au mysticisme du groupe, je dirais. On sait seulement que ce sont vraiment des musiciens établis et des gros noms de la scène musicale scandinave. On va peut-être obtenir quelques indices lors du spectacle que le groupe va donner en janvier, car oui, Ghost seront à Montréal au Corona le samedi 21 janvier. Les billets sont en vente depuis deux ou trois semaines. Je e n sais pas s'il en reste encore.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 Au début de l'année, en mars, c'était la sortie d'un nouvel album d'une formation marquante des années 80 dans le domaine du hard rock mélodique et du heavy metal à tendance pop, je dirais, c'est-à-dire le quintet Whitesnake, le groupe du chanteur David Coverdale, dont il ne reste plus que lui. la formation qui a connu la gloire dans les années 80. White Snake qui, malgré le passage des ans, continue à pouvoir compter sur une fanbase assez importante, malgré le fait qu'ils ont sorti uniquement deux albums depuis 20 ans, soit leur très bon disque de retour Good to be Bad de 2008 et celui-ci Forevermore qui a été encensé exagérément, à mon avis, par les journalistes d e magazine s anglais Classic Rock, entre autres, parce que, comme tous les albums de White Snake, ils comportent les mêmes défauts que ses prédécesseurs, ce qui inclut en premier lieu, l e s paroles, les textes qui sont absolument médiocres et parfaitement idiots, comme d'habitude.、Euh, le matériel et le style sont bien sûr tout à fait limités et formatés, ce qui fait que,、euh, comme tous les autres albums de White Stink, Forevermore est inégal, il comporte beaucoup trop de ballades, ce qui fait que c'est pas un album que j'ai apprécié. Dans le magazine Classic Rock, on l'a comparé, ce nouveau disque, en termes de qualité, au disque White Snake enregistré à la fin des années 70 comme Love Hunter. Je o u v e que je trouve exagéré. Love Hunter était bien meilleur que ça.、Euh, mais on retrouve de forts bons moments, comme la pièce qu'on va tout de suite écouter. Love Will Set You Free. Vous êtes sur les ondes de la Radio c a m p u s de 3RDR, o la station d'événements de à la S, la diffusée du vrai rock. C'est fou, 89 FM.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 Juste avant l'Info Campus et le bloc pub, on a entendu Whitesnake avec un morceau tiré de leur dernier album Forevermore qui est paru en mars dernier. On a entendu le premier extrait qu'on a sorti de ce disque Love Will Set You Free qui est tout à fait typique et représentatif. du meilleur que Whitesnake a à vous offrir dans ce qu'ils font de plus mélodique et accrocheur dans le hard rock. J'ai pas aimé l'album, mais j'ai aimé certaines pièces, au moins le tiers.、Euh, je vais donner une cote de 6 sur 10, cote que je maintiens. Midi 47, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d a n n e Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente la première partie de la rétrospective Rock Classic 2011. C'est-à-dire qu'on regarde ce qui s'est passé dans le monde du rock de janvier à avril. On fait le tour des albums qui sont sortis. à ce moment-là, des spectacles qui ont marqué、euh, les amateurs de rock et de tout ce qui s'est passé d'important au début de l'année. Côté concert, s、euh, l'année 2011 a fort bien débuté avec une profusion de spectacles rock et métal de qualité autant à Québec que Montréal et même à Trois-Rivières puisque April Wines o n t venus nous visiter à la salle chez a n t o n y Thompson le 21 mars. Un spectacle qui m'a、euh, particulièrement plu au début de l'année, c'est celui d'Accept e、euh, qui était de retour au Québec après une couple de décennies L'absence, on, on va entendre une pièce de ces Allemands dans un, dans un moment. Mais,、euh, le spectacle qui a eu lieu,、euh, au début de l'année et que j'ai,、euh, préféré a définitivement été celui du trio anglais Raven, qui était de retour à Montréal depuis,、euh, les années 80. Ils ont donné un concert fantastique au Petit Campus le dimanche 13 février. Spectacle que, que bien peu de leurs cadets, qui ont la moitié de leur âge, auraient l'énergie de présenter. On va tout de suite écouter un de leurs classiques Crash Bang Wallop.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 April Wine était en concert、euh, le 21 mars dernier à la salle J. Antonio v a o m p s o n et ils ont joué cette、euh, très vieille pièce tirée de leur、euh, premier album en concert, April Wine Live de 1974. C'était Just Like That. Le groupe m'a beaucoup surpris en interprétant、euh, ce, ce morceau parce que c'est vraiment pas du tout une chanson、euh, connue du public en général. Mais au moins les gars d'April Wine、euh, ont fait、euh, un heureux en la jouant. Euh, juste avant ça, on a entendu、euh, les Allemands d'accepte avec、euh, la pièce Tutonic e Terror tirée de leur、euh, dernier album Blood of the Nations、euh, qui est paru à l'automne 2010. Très bon disque. C'est la pièce avec laquelle ils ont débuté leur spectacle à l i m p é r i a l de Québec、euh, le lundi 18 avril. Excellente prestation de la part de cette formation de vétérans allemands qui é t a i t dans une forme stupéfiante. Ce n'est l'enfer. m o n spectacle, et au début du b l o c on a entendu le trio anglais Raven avec la version en concert d'un de leurs gros canons Crash Bang Wallop qu'on retrouve. Sur leur album Live at the Inferno, paru en 1984. C'est vraiment un excellent concert que Raven ont donné au petit campus de Montréal le dimanche 13 février,、euh, devant une salle remplie de vieux fans enthousiastes et heureux de les retrouver、euh, comme ça après plusieurs années, une espèce de get-together, de vieux routiers. Ils sont dans une forme、euh, physique stupéfiante, Raven, le chanteur, pousse encore.、Euh, dans les mêmes euh, registres euh, ultra haut perché, s ahurissants, et、euh, le guitariste est toujours、euh, aussi comique et virtuose. Euh, c'est un spectacle très physique au cours duquel ils ont fait pas mal toutes les pièces、euh, les plus marquantes,、euh, de ce groupe,、euh, qui a fait un, c é pas mal de monde、euh, au début des années 80 de Anthrax à Metallica en passant par Celtic Frost. Ils ont fait pas mal toutes leurs pièces essentielles,、là. bien belle soirée, malgré la très mauvaise température qui régnait、euh, ce soir-là. Il y avait pas mal de monde euh, pour euh, ce retour、euh, triomphal de Raven.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 le 22e album studio de Motorhead, qui s'est avéré aussi un de leurs meilleurs des 20 dernières années. Tout de suite, on va aller en écouter un extrait. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s la diffusée du vrai rock à Trois-Rivières. C'est f o u s 89.FM.、Enfin,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 Avec la pièce titre de leur deuxième album, You Can't Stop Rock'n'Roll de 1983. Tous les albums de Twisted Sister ont été réédités en début d'année, des rééditions qui nous ont permis de constater, entre autres, que ça avait, ça avait un peu mal vieilli、uh, Twisted Sister, mais personnellement, je continue à trouver que c'est le seul joke band qui me plaît. Twisted s i s t e r qui ont vraiment du talent. Juste avant ça, on a entendu Motorhead avec Born to l o s e C'est la pièce qui ouvre leur dernier excellent album The World is Yours qui est paru au début de cette année. Motorhead qui seront de retour à Québec et à Montréal en spectacle dans le cadre du Gigantour, respectivement les j e u d i 2 et、euh, vendredi 3 en février avec des formations Megadeth en vedette,、euh, La Clunacoy et Volbeat. Les billets sont en vente depuis quelques semaines.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 avec l'album The Party Ain't Over qui est paru en janvier. Wanda Jackson, qui, malgré ses cinquante quelques années de carrière, n'est pas vraiment connue du grand public en général, même si plusieurs lui ont donné le, le titre de reine du rockabilly et qu'elle a été la petite amie de Elvis Presley dans les années 50. Wanda Jackson est, en effet, une des premières chanteuses de rock and roll américains avec Brenda Lee et Janice Martin.、Euh, entre 1956 et 1960, elle e l e n r e g i s t r e r avec beaucoup d'énergie des classiques du genre comme、euh, Honey Bop, I Gotta Know, Let's Have a Party et surtout Fujiyama Mama. Par la suite, malheureusement, i l s'est dirigée vers la musique country et elle a délaissé le rockabilly avec lequel elle s'était、euh, fait remarquer.、Euh, le guitariste Jack Wild trouvait probablement、euh, s a dommage、euh, et il lui a proposé、euh, d'y revenir en produisant son dernier album. Jack White,、euh, qui est un, un homme qui est. Un musicien très cultivé, attaché au x r a c i n e s musical e s américain. Il avait fait la même chose en produisant le dernier album de Laurie Lynn et、euh, il a accompli encore une fois un très beau travail sur cet album The Party End Over dont le titre fait référence à un de ses、euh, albums classiques, un des albums classiques de Wanda, There's a Party Going On de 1959. Évidemment, avec Jack White à la console, ça sonne, ça va de soi. Musicalement, c'est bien sûr ancré dans les années 50, mais avec la technologie moderne, avec des reprises de Bob Dylan et plus surprenant encore Amy Winehouse,、euh, le problème c e c i dit, toutefois au niveau de la voix. Vous allez pouvoir vous en rendre compte rapidement puisque question de vous en faire une idée. De cet album, on va tout de suite aller en écouter un extrait parmi les meilleurs du disque The Party a n d Over de Wendell Jackson. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou. 89 FM. l e Psychobilly, originaire de Calgary, Heave, Hell, and the Razors, avec la très rapide Lipstick on My Microphone, tirée de leur premier album.、Euh, non, ce n'est pas leur premier, c'est leur troisième. Il、euh, est paru au début de l'année, When the Lights Go Out.、Euh, bon disque dans le genre euh, dont euh, les influences sont profondément ancrées dans les années 50. D'ailleurs, les trois membres du groupe sont tout à fait passionnés par tout ce qui touche les années 50. C'est un bon album que j'ai bien aimé. Qui renferme même une reprise Rockabilly de la pièce Rocker de ACDC. Juste avant Eve Hell, on a entendu deux extraits du nouvel album, dernier u u n o v l album, du d e album, The One t h a Jackson, The Party Ain't Over. Il est paru en janvier. Il a été produit par Jack White, qui joue aussi déçu. On a entendu une reprise d'une chanson de Bob Dylan, Thunder on the Mountain. C'est pas un album que j'ai trouvé fantastique, malheureusement.、Euh, tout simplement parce que c'est pas assez rock à mon goût.、Euh, par m o m e n t c'est même très country. personnellement, country, c'est une musique que je trouve absolument insupportable.、Euh, si vous êtes comme moi, je vous conseille,、euh, je vous conseille absolument pas cet album de Wanda Jackson parce que par m o m e n t ça sonne carrément comme du Dolly Parton. Mais ça a plu à plusieurs、euh, ce disque de Wanda Jackson qui est quand même réussi, très réussi dans le genre.、Hein.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 Au début de l'année, Greg Allman, qui est bien sûr le chanteur du Allman Brothers Band, qui est, à mon humble avis, une des plus belles voix de l'histoire du rock américain. Greg, qui fait partie du paysage musical depuis une quarantaine d'années et,、euh, dont le groupe a vraiment,、euh, c'est un groupe qui a une statue de culte aux États-Unis, mais,、euh, assez inconnu par contre dans le reste du monde. À la maison, je procède à peu près tous,、euh, ses albums en solo. Greg a l m a n je pense qu'il m'en manque seulement un, mais malgré ça,、euh, ses efforts en solo,、euh, ne m'ont jamais emballé.、Euh, toutefois, c'est différent avec son dernier opus,、euh, intitulé Low Country Blues, qui est, à mon avis, de très loin supérieur à ses prédécesseurs.、Euh, Greg y reprend、euh, des pièces obscures. Par des artistes comme BB King, Junior Wells, Skip James, Muddy Waters, Otis Rush, Bobby Bland. Un album sur lequel Greg retrouve ses racines profondes et, et s'y avert à son meilleur en solo depuis des lustres. Un disque produit par le prestigieux T-Bone Burnett et qui nous ramène dans les années 40 et 50. Question de vous en faire une bonne idée. On va tout de suite en écouter. Trois extraits de ce très bon disque Low Country Blues de Greg Goldman. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes. Laisse-le faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou 89 FM. Will I never will l a v e me on the bank Music m o r e music m o r e music m o r e music. Blind man standing on the corner. Crying out the blue. Until you bring back that little girl. Tell me to stop crying. Find me someone new. Cause when the good Lord made one woman, hallelujah, don't you know He made two? But I can't let this one go. Paul Gallman, On vient d'entendre trois morceaux extraits de son tout,、euh, son disque, son dernier disque en solo, Low Country Blues, qui est paru au début de cette année. On vient d'entendre b l i n d Man, qui est une reprise d'une chanson de Bobby Bland, qui est rehaussée comme ça par une section de cuivre. On r e t r o u v e sur cinq autres titres du disque. Juste avant, on a entendu une reprise de Muddy Waters, I Can Be Satisfied, et au début du b l o c on a entendu. La pièce Floating Bridge, une reprise de Sleepy John Estes et,、euh, la pièce qui ouvre le disque. Très bon disque, très calme et à saveur bluesy des années、euh, 40 et 50. Vraiment conseillé pour les amateurs de blues rock. C'est sorti à la mi-janvier.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 De la légendaire formation The Band et qui s'est amusé à réunir certaines grosses pointures des musiciens canadiens célèbres ou renommés pour enregistrer un album hommage à son ancien groupe intitulé Canadian Celebration of the Band. The Band, qui est un groupe tout à fait oublié de nos jours, mais qui a eu une influence majeure sur la musique rock de la fin des années 60 et 70. Euh, au début des années 70, The Pen, c'était un des plus gros noms、euh, du rock et un groupe、euh, qui attirait des centaines de milliers de spectateurs en concert. C'est d'ailleurs eux qui détiennent le record de la plus grande assistance. Pour un concert unique avec celui de Watkins Land dans l'état de New York au début des années 70 au cours duquel il partageait la scène avec le a l m o n d Brothers Band.、Euh, The Band ont vendu des millions de disques au début des années 70 avant de se séparer au milieu de la décennie. Donc, Garth Hudson se sentait peut-être un peu nostalgique et il e t allé chercher quelques gros noms et artistes canadiens avec lesquels il a fait des versions nouvelles et certaines de ses chansons préférées de The Band. Heureusement, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça assez moyen et il faut vraiment être très ouvert pour passer de Blue r a d i o au Truth en passant par les Cowboy Jungies et les chanteuses c o u n t r y En tout cas, moi, j'ai trouvé ça souvent pénible et ça m'a redonné juste l'envie de réécouter mes vieux albums du b e n Néanmoins, il y a quelques réussites, dont la pièce qu'on va tout de suite écouter de cet album, This Wheels on Fire de Neil Young et les Sadies. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, de la station des Mélomanes. Le s l a faire tourner du vrai rock à t r o i s r e é l i a s c'est fou. This w i l l on Fire, c'est un extrait de l'album Hommage à The Band que le claviériste de ces derniers, Garth Hudson, a fait paraître au début de l'année et qui s'intitule A Canadian Celebration of the Band. disque que j'ai trouvé,、euh, somme toute, assez moyen, à part quelques pièces un peu plus réussies, comme,、euh, celle-ci, This w a s o n Fire,、euh, qui était que Guy f r r i n r é e n r e g i s t r é avec Neil Young et les Sadies,、euh, c'est à mon humble a v i s la meilleure du disque. En tant qu'amateur de rock, c'est un album qui m'a juste donné le goût d'aller réécouter les vieux, mes vieux disques de bands. Pas assez rock à mon goût et c'est aussi trop soft et country pour que ça me rejoigne. Je, je ne conseille pas cet album du tout aux amateurs de rock. 13h50, vous êtes à l'émission r A Classic c en compagnie d a n n e Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente la première partie de la rétrospective r A Classic 2011, c'est-à-dire que je vous, vous regarde ce qui s'est passé dans le monde du rock en début d'année de janvier à avril. Un autre album qui est paru au début de l'année et qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est celui de Blackfield intitulé Welcome to My DNA, troisième album pour ce duo qui est formé du chanteur et guitariste de Porcupine Tree, Stephen Wilson, et du chanteur israélien Aviv Geffen, qui font un rock progressif très mélodique et accessible, mais en même temps très mélancolique.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 Et après quelques écoutes, on s'en tape complètement du supposé,、euh, côté progressif perdu parce que c'est tellement bon et accrochant et fait avec sincérité qu'on peut juste aimer si on a apprécié les deux premiers opus qui étaient absolument excellents. Côté atmosphère et texte, ça n'a pas changé. Vive Geffen et Steven Wilson se considèrent comme des rejets qui ont passé leur enfance et une partie de leur vie dans le fond de la classe à être regardés de loin et à être considérés comme des débiles par leurs camarades. Ils chantent donc pour Les exclus, ceux qui sont différents. Chose tout à fait d'actualité en ce moment, particulièrement cette semaine. À part, à part ça,、euh, quelque part, ça touche plein de monde et c'est très bon.、Euh, question de vous en faire une idée. On va、euh, tout de suite en écouter、euh, trois extraits. Welcome to your DNA, to my DNA plutôt, de Blackfield. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à faire tourner du vrai r a c à t o i r r i v i è r e C'est fou, 89 FM. r o c k c l a s s i q u e jusqu'à 17h... <t 'en> Field. On vient d'entendre、euh, trois extraits de leur、euh, dernier album studio Welcome to My DNA. On vient d'entendre la très belle pièce titre précédée de Rising of the Tide. Et au début du blog, on a entendu. Blood, la pièce avec laquelle ils ont ouvert le concert fantastique et merveilleux qu'ils ont donné à Montréal au printemps dernier au National avec Anathema en première partie.、Euh, C'est pas les seules bonnes pièces qu'on retrouve sur cet album. Les trois qu'on a entendues, il y en a d'autres merveilles comme,、euh, entre autres, Oxygen, Glasshouse, The g o t h a et Waving. C'est une pure merveille que ce troisième album de Blackfield, ça vaut un bon 8,5 sur 10.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 On va maintenant passer à du matériel progressif plus moderne. On va écouter un extrait du dernier album du duo de métal progressif extrême Solfald, intitulé Norden Livskund, qui est vraiment très bon et qui est aussi paru au début de l'année. C'est ce qu'on écoute immédiatement. Vous êtes sur les ondes de la radio campus, la seule à diffuser du vrai rock progressif à t w a r f i e a Sifu89FM. s Rend cette pièce magique, crée un, un climat nostalgique. Ce qu'on vient d'entendre, c'est le duo norvégien Solfald avec la pièce Eucalyptus Street, un extrait de leur dernier album Noron Livskunst, qui signifie l'art de vivre nordique et qui est sorti sans bruit à la fin du mois de mars. Solfald, c'est un, un duo norvégien de m é t a l progressif extrême d'avant-garde assez.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 sur deux pièces, la même qui avait fait une apparition fort remarquée sur le dernier,、uh, Dimu m Borgir, plus précisément sur la pièce Gateways. Elle était, elle était de retour cette fois-là avec、uh, Solfald au début de l'année. Norun Livskunst, c'est un disque concept, si on veut, puisqu'il fait état du mouvement artistique norvégien du début、uh, du 20e siècle, qui redécouvrait comme ça、uh, ses racines nordiques, son héritage viking, la mythologie viking.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 Un autre album que j'ai beaucoup apprécié au début de l'année, c'est celui、euh, du groupe de métal viking progressif et atmosphérique islandais、euh, Falconback,、euh, intitulé Tiurida, qui signifie gloire en islandais.、Euh, je connaissais absolument pas ce groupe avant d'entendre Tiurida,、euh, mais <rire> si je me fie à ce dernier effort, il s'agit、euh, définitivement d'une formation qui gagne à être connue. Falconback existe depuis une、euh, quinzaine d'années, mais c'est pas un groupe en tant que tel puisque Il s'agit de musiciens de session qui sont dirigés par le multi-instrumentiste、euh, Marcus Turmez, qui est mieux connu sous le pseudonyme Vritias Vakiis, un homme qui a apparemment été très influencé par le chanteur et guitariste de batterie, Corton. On va aller écouter un extrait de ce disque.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 R34、R34、I41、I41、K70、k 7 0 b a r i q o ho! n a un gagnant pour le prix de la barique!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 Vous êtes assez fous pour l'écouter.、Oh. Juste avant la pause pub, on a entendu la formation Falcon b i k avec When Ra His Ravens Fly. C'est la pièce qui ouvre leur disque t h e r i d a Dernier album qui est paru au début de cette année. Falconback,、euh, pour ceux qui ne les connaissent pas, ils existent depuis une quinzaine d'années. Ce n'est pas vraiment un groupe parce qu'en、euh, en fait, il s'agit de musiciens de session qui sont dirigés par le multi-instrumentiste Marcus Turmers, un homme qui a apparemment été très influencé par le chanteur et guitariste de Battery, Corton, lui-même très influencé par les légendes et la mythologie viking, l'histoire scandinave. C'est un pionnier. dans ce domaine. Et le plus gros là-dedans, c'est que Marcus t h u r m o n c'est un Allemand et non pas du tout scandinave. Falkenbach font une musique très atmosphérique, mélodique, dans la mouvance de, de ce que font les Finlandais de Moonsorrow. Ça m'a donc beaucoup plu. Et particulièrement cette pièce qui est une espèce d'invitation au voyage dans les mers glacées du Nord.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 Initialement, c'était un disque que je n'avais pas du tout aimé,、euh, mais auquel、euh, j'ai donné une deuxième chance, heureusement, quelques mois plus tard, et ça m'a finalement、euh, con conquis cet album. Initialement, le disque m'avait déçu, comparativement aux deux premiers albums du groupe, que j'avais beaucoup aimé. J'avais aimé le, le folk, m e t a l d e t u r i s a ce qu'ils avaient marié comme ça、euh, à des tendances modernes, parfois électroniques, le folk. Donc,、euh, c'est un disque qui m'a déçu, mais que j'ai adoré par la suite. On l'écoute tout de suite. 6 6ック1 7日 そう。 Fernandes et Tourissas avec trois pièces、euh, tirées de leur、euh, dernier album Stand Up and Fight. On vient d'entendre la pièce titre. C'était précédé de The Great Escape et au début du bloc, on a entendu b e n e v e t o y b e n e t o i Varasinoi. Initialement,、euh, c'est un disque qui m'avait déçu,、euh, comparativement à leurs、euh, deux premiers albums, à t a e r i s s a s que j'avais beaucoup aimé. e、euh, n en fait, ce que j'aimais de t a e r i s s a s c'est qu'il s m a r i a i e、euh, n t le folk metal à des tendances modernes, parfois électroniques. Et,、euh, le nouveau disque m'a déçu parce que,、euh, je trouvais qu'ils avaient pris un virage métal symphonique. Je trouvais que le disque sonnait comme la trame sonore d'une comédie musicale. un peu kitsch et keten, qui, qui, qui, qui mettait en vedette des vikings, des, des décors en carton pâte. J'avais trouvé ça pompeux. C'est en le réécoutant que je me suis rendu compte de la beauté des arrangements, de la qualité des mélodies et de la complexité. C'est un excellent disque. On va maintenant aller écouter Graveyard.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 You are a l r e a f l You a r a fool. You a r o l You e a fool. You are a f o o l i i r De formation suédoise relativement nouvelle. On vient d'entendre deux extraits de leur deuxième album qui vient tout juste, qui vient tout juste, qui est sorti. Au début de l'année, intitulé i s n Gone Blues, on a entendu la pièce titre précédée de Ain't Fit to Live Here, c'est le morceau qui ouvre l'album. Graveyard qui font un rock que certains qualifient de rétro, mais c'est une véritable insulte pour ce jeune Quatuor d'être étiqueté ainsi, puisque eux se considèrent plutôt comme un groupe de rock pur avec des touches de blues de psychédélisme, de psychédélisme plutôt de folk et de jazz. C'est très bon. Je lui avais donné une cote de 8 sur 5 sur 10. 8,5 sur 10 plutôt que je maintiens. 14h53, vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u en e compagnie d'Anne Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente la première partie de la rétrospective Rock c l a s s i q u e 2011, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui s'est passé dans le monde du rock au début de l'année de janvier à avril. On va maintenant y aller avec un petit bloc rock canadien, avec des bonnes choses qui sont sorties、euh, de. Au l'année, début de On va entendre entre autres David Thompson, on va aussi entendre le New Jacobin Club, mais tout de suite on y va avec les Torontois de c o m e o n Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la seule à diffuser du vrai rock à t o i s r i v i è r e c'est fou! 89.FM. スケッ17。<音楽>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 I'm not. Oh. Le Canadien David Thompson, avec sa reprise très réussie de New York, New York de Frank Sinatra, s'est tiré de l'album Hommage à Frank, intitulé Sin Atra, Sin t r a i d'Union Atra, qui est paru au début de l'année et sur lequel、euh, le monde du métal rendait comme ça hommage au classique de Frank Sinatra en leur donnant un traitement très rock, très métal. Ayant toujours été un fan de, de Frank Sinatra, j'avais trouvé oui, excellente cette idée de reprendre comme ça ces classiques de façon médallique. Malheureusement, ça n'a pas été un succès. Il y a plusieurs chansons qui sont complètement ratées sur ce disque, comme Strangers in the Night, Summer Wind, The Ladies of Tramp, et surtout Fly Me to the Moon, qui sont complètement aberrante et absolument sans intérêt. C'est dommage, mais cette pièce-là, cette reprise de Devin t o m p s o n New York, New York est vraiment fantastique. Juste avant dans le b l o c on a entendu le collectif canadien The New Jacobin Club avec la pièce Like Dogs tirée de leur dernier album, This Treason, qui est sorti en, au début de l'année, qui, e u j'ai trouvé ça, ça très bien fait, ce disque fort plaisant, rempli de terramine. e、euh, au début du b l o c on a entendu le trio Torontois Come On avec、euh, We Got a Secret de leur album Beyond a Pale Horse,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 Pentagram, véritable formation culte dans le domaine du m e t a l doom et du rock stoner, a sorti aussi un nouveau disque au début de l'année intitulé Last r i d e Pentagram font partie des précurseurs du doom avec des formations Trouble, Saint Vitus,、euh, Witchfinder General. On va tout de suite aller en écouter un morceau de ce nouveau disque nouveau. Enfin, ça fait déjà quelques mois. L'album Last Right de Pentagram. La pièce Treat Me Right. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. La station des b é l o m a n e s La s e l a faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM. o u t p t t a n s t a bloody ceremony. On vient d'entendre la longue pièce de Great God Pan, ou leur dernier disque Living with the Ancients, qui est sorti au début de l'année. The Great God Pan, qui fait bien sûr référence au dieu Pan de la mythologie grecque, le dieu de la nature, un être mi-homme, mi-book. Considéré comme le dieu des pâtres、euh, et ainsi que le dieu lune par les indo-européens. J'ai bien aimé cet album de Blood Ceremony qui vaut、euh, absolument le détour. Il mélange le hard rock psychédélique au folk acide avec、euh, du métal trempé dans la littérature fantastique et le cinéma d'horreur des années 60 et 70. Ils trouvent leur inspiration dans des groupes de hard rock, acid rock, acid folk. des années 70, comme Black Sabbath, bien sûr, Black Widow, Pentagram, Jethro Tall. Ça ressemble pas mal à du bon Jethro Tall par moment, Blood Ceremony. Le groupe M'en vedette, la chanteuse et flûtiste、uh, Lyle O'Brien, et、uh, déjà, ils, en, ils se sont fait remarquer en Europe en tournant notamment avec、uh, le c u a t u o r de Doom culte Electric Wizard en 2008. Ils vont faire la première partie de Ghost lors du concert qui est prévu à Montréal en janvier. Juste avant Blood Ceremony, on a entendu、euh, un morceau du dernier disque de la formation britannique Firebird,、euh, le groupe de l'ancien guitariste de la légendaire、euh, formation de metal extrême et grindcore carcass, Bill Steer, qui、euh, lui aussi est très influencé par le rock et le hard rock des années 70. L'album s'appelle Double Diamond. La pièce qu'on a entendue、euh, s'appelle Soul Savior. C'est bon comme pièce, mais l'album est pas mal inégal, lui. Parlant d i n é g a l au début du b l o c on a entendu Pentagram avec、euh, la pièce Treat Me Right、euh, qui ouvre leur、euh, dernier album Last Rise que j'ai trouvé.、Euh, <rire> oui, oui, vraiment, vraiment i n é g a l Treat Me Right, c'est vraiment une des très bonnes pièces qu'on retrouve sur le disque qui est par moment très, très, très, très, très, très plate.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 Un groupe qui a été influencé par Pentagram, mais qui est par contre loin d'être plate, c'est la formation américaine de l'Oregon Red Fang, qui ont fait paraître leur deuxième album au printemps, Murder of the Mountains. Un autre très bon disque dans le domaine du stoner, dans la mouvance de Bison BC, du bon vieux rock, un peu sale et tout à fait malsain, exactement ce que ça doit être. Question de vous en faire une idée, on va tout de suite aller en écouter trois extraits de ce disque de Red Fang, Murder the Mountain, sur les ondes de la radio Campus, la station des Mélomanes Lest, l seule à d i f f u s e r du vrai rock à Trois-Rivières, il faut 89 FM. です。<音楽> Une formation de l'Oregon Red Fang. On vient d'entendre、euh, trois morceaux tirés de leur、euh, dernier album, Murdered Mountains, qui est paru plus tôt cette année. On vient d'entendre、euh, le morceau、euh, Dirt Wizard. C'était précédé de Wires. Et au début du blog, on a entendu Malverde qui ouvre、euh, le disque que j'ai bien apprécié, Murdered Mountains. Ils sont venus en concert à Montréal la semaine dernière en première partie de Mastodon. Malheureusement, j e les ai manqué, s tout comme、euh, leur passage au Heavy MTL, tout simplement parce qu'on Ils avaient programmé lors de la journée très plate du samedi, c'est dommage.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 Un autre spectacle que j'ai beaucoup aimé,、euh, c'est celui des Finlandais de Enciferum r et f i n n t r a l l qui ont donné de fort、euh, bonnes prestations, surtout Enciferum r、euh, à l i m p é r i a l de Québec. Ça se passait le mardi 22 février.、Euh, surtout que j'ai particulièrement apprécié、euh, ce spectacle, puisqu'il m'a permis de découvrir un très bon groupe en première partie, soit Baron Earth. Ils font un、euh, métal progressif extrême dans la mouvance de o p e t h C'est très bon on, et on va tout de suite aller en écouter un extrait de leur、euh, premier disque Curse of the Red River. Il est paru l'année dernière en 2010. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou, 89.1 FM.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 よし。 Fin Troll était en concert le mercredi 23 février à Québec et c'est une des pièces qu'ils ont interprétées ce soir-là, Troll Amaran, morceau qui fait toujours beaucoup d'effets en spectacle. Je les ai vus à plusieurs reprises, Fin Troll.、Euh, Troll Amaran, ça nous vient de l'album Nat Fud de 2004. C'est un de leurs gros canons. Et,、euh, juste avant ça, on a entendu、euh, la formation qui ouvrait pour, à la fois pour f i n t r o l et Inciferum. Très bon consent.、Euh, formation que je ne connaissais pas avant de les voir en spectacle ce soir-là. C'était Baron Earth avec、euh, Flicker. Ça nous vient de leur premier album, Curse of the Red River. C'est vraiment très bon. Ça ressemble à du Opeth. C'est dans la même euh, mouvance. Euh, ils ont, u、euh, ils ont un nouvel album、euh, qui sort en janvier. Baron Earth est t i t u l é The Devil's Resolve. J'ai bien hâte d'entendre ça. Aussi en concert ce mois-là, en février 2011,、euh, il y a eu plein de bons concerts.、Là. Il y a eu Elvite、euh, qui était au Cercle de Québec、euh, le 4 février avec Three Inches of Blood et Holy Grail. Et、euh, le samedi, ils étaient à Montréal. Il y a Heart、euh, qui était à la place des heures,、euh, toujours le samedi 5 février.、Euh, le mardi 22,、euh, Day s i d e Belfie Gore, Blackguard et Nuraxis étaient à Québec. Et le lendemain, le mercredi, ils étaient à Montréal. Et finalement, Cradle of f i l d、euh, avec Nac Mistium et Taurissa, ça devait être bon, ça. Ils étaient au Metropolis ce dimanche、euh, 27 février. 15h48, vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u en compagnie d'Alain Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente la première partie de la rétrospective Rock Classic q u 2011, c'est-à-dire qu'on regarde、euh, tout ce qui s'est passé dans le monde du rock de janvier à février. On fait le tour des albums qui sont sortis au début de l'année, des、euh, spectacles qui ont marqué tout ce qui s'est passé d'important. Les Finlandais de k o r p i k l a n i ont récidivé aussi au début de 2011 avec leur septième album studio en autant d'années, intitulé Okonwaka,、euh, qui est paru le 4 février. k o r p i k l a n i dont je vous ai parlé ici avec l e s s i c à quelques reprises, personnellement, je trouve qu'ils sont souvent bien plus proches du folk, du punk folklorique, mais eux tiennent absolument à leur étiquette metal folk, même si leur style est quelque peu redondant et limité. Ils ont fait plusieurs très bons, très bons albums et celui-là n'est pas différent. L'année, On vient d'entendre deux pièces tirées de leur dernier album, o k o n o a k a qui est p a r au début de l'année. On vient d'entendre Koivu Jataiti, c'est le précédé de Lohen Hirtikas Sepoyka. C'est la pièce qui ouvre le disque. J'ai bien apprécié cet album de Corpiclani. C'est un de leurs meilleurs, ça.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 Très bon album studio pour ce Quatuor, originaire du Midwest, de Kenosha au Wisconsin, un groupe très énergique, autant en studio que sur scène. Leur prestation au Heavy MTL de cet été nous a vraiment soufflé. J'avais bien aimé aussi leur premier disque. « The Onslaught, qui est sorti il y a déjà quatre ans, puisque, ben, il est sorti en 2007.、Euh, Lazarus et e d i e、euh, joue n t dans la même mouvance que d'autres、euh, groupes de leur génération, comme E-Vine et Warbringer, mais avec bien plus de talent、euh, comme c o m p o s i t e u r que ces d e r n i e r s font honneur à leurs racines et aux groupes phares、euh, du genre, comme Exodus. Overkill, Testament, Forbidden, Machine Head, Megadeth. Ça sonne au max c et s t i g h t au poil. La cohésion du groupe est vraiment assez remarquable. C'est absolument pas original, mais c'est très efficace. Ça décape à fond. Question de vous en faire une idée. Je vous en présente deux morceaux de ce dernier disque de Lazarus AD Black Rivers Flow sur les ondes de Sifu.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 On revient r s Flow. On d'entendre The Ultimate Sacrifice, précédé de The Strong Prevail, bon disque de Thrash par cette jeune formation du Midwest qui fait honneur à la nouvelle génération de groupes de Thrash, de speed metal montante. Ils ont donné une prestation d'enfer cet été au Heavy MTL. C'est un des très bons nouveaux groupes de Thrash.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 De janvier à avril, on va rester dans le thrash avec trois autres jeunes formations qui excellent dans le genre. Dans un moment, on va entendre、euh, l'excellent Quatuor、euh, du Colorado, Havoc, avec、euh, un morceau、euh, tiré de leur、euh, deuxième album qui est paru le 25 mars, Time Is Up. On va aussi entendre les Canadiens Titans Eve. qui Ont sorti un très bon disque au début de l'année, The Divine Equal. Mais d'abord, on va écouter les Allemands de Legion of the Damned qui ont fait paraître leur cinquième album le, 5, le 7 janvier dernier. C'est ce qu'on écoute tout de suite. Vous êtes à l'antenne de la seule station à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou 89 FM. q u o i t u es h o r s du Colorado, Havoc avec la pièce No Amnesty qui est tirée de leur deuxième album Time Is Up qui est sorti le 29 mars dernier. Havoc qui sont venus donner un très bon spectacle à la Trois-Rivières le mois dernier en première partie de Gold h o r n et Exhum. Vous avez vraiment manqué quelque chose, ceux qui n'étiez pas là. Juste avant Havoc, on a Havoc, plutôt. On a entendu les Canadiens de Titan's Eve avec Judgment, un morceau tiré de leur très bon premier disque t h e Divine Equal. qui est sorti au début de l'année au début du blog. On a entendu les éléments de Legion of the Damned avec la pièce Night of the Sabbath qui ont retour sur leur dernier opus Descend into Chaos qui est sorti au tout début de l'année le 7 janvier dernier. Un des、euh, nouveaux groupes préférés de mon ami le Dr. p e n r a g o n animateur de l'émission Réanimation sur les ondes de c e s Fou tous les mardis de 19h à 21h.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 Et de leur disque In War i n Pieces, album très énergique et brutal, mais aussi très mélodique et accrocheur. J'ai beaucoup aimé, mais il faut dire que j'ai un gros penchant pour le thrash et particulièrement les groupes haut de cour du genre. On va tout de suite écouter deux extraits de cet excellent album In War i n Pieces de Sodom sur les ondes de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à t o i s r i v i è r e C'est fou 89.1 FM. On vient d'entendre le trio allemand Sodom avec deux pièces tirées de leur dernier album In War and p i e c e qui est paru au début de cette année. On vient d'entendre God Bless You et c'était précédé d'une chanson en allemand, n a r e n Heinz. 16h31, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente la première partie de la rétrospective Rock Classic. C'est-à-dire qu'on r e garde ce qui s'est passé dans le monde du rock de janvier à avril. Un autre album qui est paru au début de l'année et qui m'a beaucoup surpris et beaucoup plu, c'est celui des Finlandais de Children of Bodom, intitulé Relentless, Reckless Forever. Il est sorti en magasin le 8 mars dernier. J'ai jamais été un fan de Children of Bodom, à cause surtout de la voix du chanteur, guitariste et leader du groupe, a l e x i Leo, qui, je trouve, sonne comme un chihuahua enragé. Euh, il est vraiment pénible à supporter.、Euh, par contre, là, sur,、euh, le nouveau disque,、euh, il a maturé. Et,、euh, sa voix a changé. Il sonne infiniment plus viril, du moins,、euh, moins juvénile. Et ça, c'est une grosse amélioration. Ça vient d'améliorer le groupe à 100%. Et en plus, le disque est rempli de bons riffs accrocheurs, ce qui m'a définitivement plu. Question de vous en faire une idée. On va tout de suite,、euh, faire un retour sur cet album en allant en écouter deux extraits. Relentless, reckless, forever, the children of b o d o m C'est ce qu'on écoute tout de suite. Vous êtes sur les ondes de la radio Campus de p o i n t i l l i e r e la station l e s mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock et du métal. C'est fou! 89.FM! c l a s s i q u e jusqu'à 17h. Deux Extraits de Relentless Reckless Forever, le dernier album des Finlandais de Children of Bodom, qui est sorti le 8 mars dernier. On vient d'entendre la pièce North Pole Throwdown, excellente, précédée de ce qui est le riff le plus accrocheur du disque, à mon avis, Shovel Knockout. J'ai vraiment bien aimé ce dernier effort de Children of Bodom, qui est sans aucun doute leur, le disque 2 que j'ai le plus apprécié. Juste pour l'amélioration au niveau de la voix, je dirais que c'est leur meilleur disque en carrière. Ça vaut un bon 8,5 sur 10, à mon avis. 16h40, vous êtes à l'émission r A c l a s s i q u en compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente la première partie de la rétrospective r A c l a s s i q u e 2011. Une autre très grosse pointure qui a sorti un album au début de l'année, le 29 mars, c'est le quintet suédois Amon Amarth. Très bon disque intitulé s u r t e r Rising, titre tout à fait approprié pour ce groupe qui est absolument fasciné par la mythologie viking, surtout,、euh, r qui était, u、euh, n des,、euh, dieux du feu,、euh, chez les peuples scandinaves du Moyen Âge. Ils avaient trouvé ça comme moyen pour expliquer la présence des nombreux volcans en Islande, euh, notamment,、euh, qu'ils voyaient comme des forges des dieux. Euh, musicalement, on, on, dit souvent que tous、euh, leurs albums à Monomart ils sont tous pareils,、euh, mais c'est loin d'être faux. Euh, toutefois, il、euh, y en a de meilleurs que d'autres, et celui-ci est, à mon avis, le meilleur de leur discographie. C'est un de leurs plus accrocheurs. Parallèlement leur plus accessible, même si ça ne l'est absolument pas pour la grande majorité des gens. Question de vous en faire une idée, on va tout de suite en écouter deux extraits de ce disque, s u r t a Rising de Amon a m a r t h Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélamones, la seule à diffuser du vrai rock et du métal viking à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM.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 Pokemon nuts? Oh. On vient d'entendre deux extraits de leur tout nouvel album sorti le 29 mars dernier. C'est plus nouveau, mais ça fait déjà plusieurs mois. Ils ont leur dernier. On vient d'entendre Toxtown de Lucky's Treachery Park. Et t pièce qui raconte une perfidie de celui qui était considéré comme le diable chez les Vikings, le dieu Loki, le méchant frère de Thor. C'est mon morceau préféré sur le disque. Et juste avant, on a entendu Slaves of Fear, qui est mon autre pièce préférée sur l'album. Très bon disque de i m o n o m a r t h Ils se ressemblent tous、mm -hmm. des disques de i m o n o m a r t h mais malgré ça, il y en a des moins bons. Et celui-là, je dirais que c'est leur meilleur, puisque c'est à la fois leur plus mélodique et que ça reste tout de même du dead. Euh, sans aucune concession commerciale, sans que ça ait perdu en intensité. Je lui avais donné un 8,5 sur 10 et je le maintiens. Ils sont venus en concert en nous à Montréal et Québec et mes amis qui y ont assisté m'ont tous dit que c'était vraiment excellent comme spectacle très intense avec aucune première partie, quasiment deux heures et demie de A Monomorph. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, il y a John Mayo, comme je l'ai dit plus tôt dans l'émission. Il sera au Palais Montcalm demain soir à Québec.、Euh, vendredi prochain, The Musical Box seront au Grand Théâtre de Québec. Derren g r e y seront au Club Soda dans deux semaines, le jeudi 15 décembre. Corpic l a n i y seront à Québec le dimanche 18 décembre. Et c'est ce qui va compléter les spectacles pour、euh, 2011, puisqu'après ça, ça va en 2012, avec、euh, notamment Ghost, le Jagan Tour et Iced Earth. 16h55, l'émission s'achève, c'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais remercier mon ami Simon f é d z b é l'historien de c e s Fou, s pour les éphémérides du rock. Je vous rappelle que Simon anime l'émission album classique, justement la mienne, le vendredi à 10h et Catalepsie les lundis à 20h.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 La semaine prochaine, je vais vous présenter, évidemment, la deuxième partie de ma rétrospective 2011 au Rock t e s s i n On va faire le tour de tout ce qui est sorti, de tout ce qui s'est passé de mémorable s des mois de mai à août, c'est-à-dire les albums, les concerts, tout ce qui s'est passé d'important. Évidemment, mon ami Simon Fredibri sera là pour vous présenter les éphémérides du Rock entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. Je vous laisse avec un dernier morceau, une pièce、euh, en concert tirée du d o u x i è m e album de Rush qui est paru il y a deux semaines, deux ou trois semaines, utilisé Time Machine euh, 2011, euh, live in Cleveland.、Euh, Rush qui sont venus donner un très bon spectacle rétrospectif de leur carrière le mercredi 20 avril au Centre b e l l de Montréal. Ils en ont profité entre autres pour jouer au complet leur album classique、euh, Moving Pictures dont c'était le 30e anniversaire de sa sortie cette année. On va écouter une version très différente de leur classique Working Man qui est p a r a à l'origine sur leur premier album homonyme en 1974. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 11h pour une autre émission Rock c l a s s i q u e Salut!、Mm. Seven years, i go to work at night. I got no time for living,、years. I'm w o r k i n g all the time. It seems to me I could live my life better than I think I am. I g u e s s that's why they call me me? Call me the word you mean. They call me the working man. This is what w m doing. When I get home at five o'clock, I k e e p myself out of night and s down i u so e me. I c o u l l d r r y